إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان استقل الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اي بيانفنو على نوفيل سيونس سور لو توحيد notre serie sur les sur le monotheisme li ahkam rliet au monotheisme dans la Lors de notre dernière séance, on a un peu parlé de certaines actions du cœur, comme la crainte d'Allah subhanahu wa taala, comme l'amour d'Allah comme l'espoir en Allah subhanahu wa taala et ainsi de suite. Aujourd'hui, inshaAllah azawajal, on va continuer dans le même sens subhanahu wa taala, en commençant ici avec une section importante sur la balance entre l'espoir en Allah ainsi que La peur et la crainte d'Allah subhanahu wa taala, al-khawf ou bien al-khashia, que ces deux composantes là, eh bien comme ils disent les ulama', c'est comme les deux ailes d'un oiseau, que on ne peut pas, que l'adoration ne peut pas être équilibrée sans la présence quoi, balancer en quelque sorte de la crainte d'Allah et de l'espoir en même temps. Que celui qui craint Allah subhanahu wa taala de façon extrême On va voir dans c'est quoi la limite celui qui craint la qui a peur d'Allah subhanahu wa taala de façon extrême de sorte à quasiment annuler l'espoir dans la Azawad que ça ce n'est pas al-ibadah ce n'est pas le chemin de la guider dans la religion dans la et le contraire est aussi vrai que celui qui aime Allah subhanahu wa taala qui a espoir dans la de façon extrême de sorte à presque ne plus avoir peur dans la ou de le craindre eh bien, ça aussi, c'est à l'extérieur du chemin de la guider et c'est une forme d'égarement dans la religion d'Allah <t players> subhanahu wa ta'ala. فَالْمُؤْمِنُوا <t> يَمْبَرِي <'en> Que le croyant, il doit toujours être entre ces deux composantes-là. لَا <t> يَأْمَنُوا <'en> Il ne doit pas, d'un côté, se sentir sécurisé contre le makr d'Allah azza wa C'est quoi le makr d'Allah subhanahu wa ta'ala Bien sûr, c'est difficile ici de trouver euh, une définition ou bien une, euh, une équivalence en français exact de ce mot-là qui est Al-Makr. Mais Al-Makr, c'est une forme de, de punition, mais en même temps qui vient avec le sens ici de complot, bien de plan qui est préparé. Okay? Donc, Iyam Kourou, on va voir, Inch'Allah, Azza est-ce qu'on peut décrire Allah subhanahu wa ta'ala par ce mot, parce que c'est décrit, dans, ou bien c'est mentionné dans le Qur'an, Al-Khalim, mais faisons ici de façon sommaire et de façon plus simplifiée que le croyant ne doit pas se sentir sécurisé contre quoi la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un côté donc ça c'est une extrême si quelqu'un a tellement espoir en Allah azza jal, tellement aime Allah subhanahu wa ta'ala qu'il se sent pleinement sécurisé contre la punition d'Allah azza jal, ça c'est quoi c'est un égarement wadah c'est clair d'un autre côté aussi et il ne doit pas être aussi dans un état de désespoir Qu'il perd espoir en Allah Azza wa Jal. Al-Qunoutu min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Que ça aussi c'est interdit dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et c'est la limite qui définit en quelque sorte l'égarement de l'autre côté. Que la personne n'est plus sur le droit chemin si elle a ce, ce désespoir. Ma'na makr Allah. Donc ce mot là qui est makr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois makr Allah. Саси молсоне до Ал-Коран, Ал-Карим, Аллах Субханahu wa Taala инуди, имкрун и имкру Аллаху, Аллаху хайру ал-мақрини. Аллах Субханahu wa Taala مكر الله макр Аллах, флајамну макр Аллах القوم الخاسرون. Que ceux qui se се sécurisés, се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се sur le droit chemin, on va juste faire un zoom ici pour que vous puissiez voir plus clairement inch'Allah donc encore une fois ce mot là qui est makrullah faisons une petite parenthèse Makr encore une fois dans la langue arabe c'est quoi comme il dit ici إصال quand on parle du makr d'Allah, on parle dans un sens bien particulier Rappelons-nous, même si ça, euh, dans le cadre de cette série, on ne parle pas beaucoup des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle plus du tawhid dans al dans Al-Ruboubi, à la Seigneurie, ainsi que la Divinité. Mais dans d'autres cours de Aqidah, comme ça fait quelques temps qu'on avait fait Aqidah Tahaoui, on a parlé plus des noms et des attributs d'Allah azza wa On le rappelle ici que lorsqu'on attribue des noms ou des suffins, des attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, toujours le sens, il est quoi C'est un sens Qui va avec notre connaissance d'Allah subhanahu wa taala, avec notre vénération d'Allah azza wa jalla. ma n ni subhanahu wa taala. On décrit Allah azza wa jalla parce qu'il s'est décrit lui-même. Donc dans le Qur'an al-Karim, cette expression-là, elle est mostont de façon claire et explicite afa la aminu makr Allah Allah azza wa jall il di wa yamkuruna wa yamkur Allah wallahu khayru al makirin c'est quoi c'est faire des plans de façon cachée préparer faire comme un complot contre quelqu'un vous voyez alors les ulama ils disent ce mot là fi haqq al makhlouqin fa huwa habituellement quand on parle d'une personne D'un être humain, pas le maqr d'Allah azzawajal. Quand on parle du maqr d'une personne, habituellement c'est dans un sens qui est négatif. Pourquoi Parce que quelqu'un te prépare quelque chose, un plan en cachette. Et en général c'est quelque chose qui est injuste. C'est pour ça dans le Coran al-Karim en général c'est mentionné. Lorsqu'encore une fois on parle pas du maqr d'Allah azzawajal. Lorsqu'on parle du maqr des gens, des êtres humains, en général ça parle de ceux qui font des plans, des complots contre la religion d'Allah azzawajal. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله des plans encore une fois de façon cachée c'est ça le mot makr alors en général c'est associé à quoi à une à un comportement qui est négatif par contre quand on parle du makr d'Allah azza wa c'est pas le même sens c'est pour ça les ulama ils disent quand on parle du makr d'Allah subhanahu wa ta'ala la définition elle est différente c'est isal al uqubati c'est que Allah azza wa il fait euh, il mène ou bien il prépare la punition il prépare subhanahu wa ta'ala al la punition et il l'envoie subhanahu wa ta'ala vers celui qui la mérite mais quoi de façon cachée sans que la personne elle, elle ne le ressente vous comprenez donc encore une fois Le « macre tout de suite, ça fait référence. Je sais que c'est un peu difficile d'exprimer ça en français parce qu'encore une fois, parfois, il y a un manque de mots ici, d'équivalence en quelque sorte. Le makr, « macre c'est quoi C'est quelque chose habituellement de mal qui va t'arriver d'un autre côté. Par contre, ça prend cette forme-là qui est quoi Qui est en douceur, qui est de façon cachée, que toi, tu, vas, tu ne vois pas ça venir. Alors, lorsqu'on parle du Makar dans la c'est lorsque Allah Subhanahu wa Taala il envoie la punition sur quelqu'un qui mérite la punition. Donc, c'est juste et justifié comme toutes les actions dans la n'est C'est pas de façon injuste, c'est pas redouane, c'est pas du mal comme le font habituellement les êtres humains. Mais aussi, c'est une roubah, c'est une punition qui est envoyée en quelque sorte d'une façon que l'autre personne ne la voit pas. Comprenez, elle la voit seulement une fois qu'elle arrive. C'est pour ça il dit subhanahu wa ta'ala que le croyant ne doit pas et tout être humain ne doit pas se sentir pleinement immunisé contre le maqr d'Allah qui est ici quoi La punition que lui ne voit pas venir parce qu'il se sent que tout va bien que moi j'ai espoir en Allah je ne pense que du bien d'Allah et je ne crains pas Allah je n'ai pas peur de lui et dans ce cas là la personne pourrait recevoir la punition d'Allah alors que elle ne l'attendait pas donc là les ulama ils disent Il y a des attributs d'Allah comme le macre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala comme la souhria et l'estehzaa la moquer se moquer se moquer habituellement ce que c'est bien ou c'est mal est ce que c'est un sens qui est positif ou négatif Initialement c'est un sens qui est quoi négatif mais Allah yestehzi'u bihim Allah Azza wa Jal Allah Azza se moque d'eux de وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Alors Alistihza, Al-Sukhriya, ainsi de suite, ça c'est des attributs qui sont mentionnés dans le Coran ou bien dans Al-Sunnah mais on ne peut attribuer Allah Azza wa que par ici comme il mentionne كما قال Al-Ulama ال إلا لا يصف بها الله سبحانه وتعال إلا في باب المقابلة والجازا soit ici que c'est quelque chose qui est en retour ils se moquent d'Allah Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa Ta'ala se moque d'eux eux ils font du macre des plans contre la religion d'Allah Azza wa Jalla et Allah Subhanahu wa Ta'ala il fait des plans contre eux alors que eux ils ne réalisent pas al comprenez ou bien en termes ici de rétribution de justice c'est pour ça même pour le croyant al ala même pour le croyant est-ce que le croyant se moque est-ce que à l'origine la est-ce que la moquerie fait partie Du, du comportement normal du croyant, de le mu'min. Non, donc ce n'est pas un comportement qui est quoi Qui est d'office. Comprenez, qui est normal. Par contre, est-ce que exceptionnellement, le mu'min, il peut se moquer de celui qui se moque de lui si C'est en termes de justice. Quelqu'un qui se moque de toi, qui se moque de la religion d'Allah, celui qui initie cela. Vous comprenez Parfois, c'est parmi les stratégies, les méthodes ici de réplique à l'autre personne c'est de antarda shall dans ce cas là c'est pleinement justifié même de façon quoi rationnelle logiquement c'est àqlan c'est quoi c'est en terme de justice ici ce n'est pas du oudouan, ce n'est pas, pas du mal en tant que tel la même chose ici pour ce qui est de, du mot al -Qaïde. Le mot al encore une fois c'est une petite parenthèse ok c'est pas c'est pas dans le cadre de notre section ici mais puisqu'on a parlé de ce genre de de d'attributs d'Allah azawajal les ulamas, ils disent ces attributs d'Allah subhanahu wa taala qui sont mentionnés dans le Coran et le Sunnah eh bien ils sont ils sont dans un cadre qui est exceptionnel ici c'est une catégorie d'exception c'est des attributs qu'on ne peut attribuer à Allah azawajal que en termes de équivalence ou bien de Rétribution. Al-Qaïd, le mot Kaïd, la même chose. Le caïd encore une fois, c'est quelqu'un qui te prépare des mots, qui est contre toi, qui te prépare des, des plans, en quelque sorte, pour te punir, pour te faire du mal. Innahum yakidu la wa akidu Kaïda. Famahili l'kafirina. فَاَمْهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ روَيْدًا Comme Allah Azza wa Jal il dit في القرآن الكريم. Ici c'est en terme de rétribution Parce que si c'était juste initial Ça c'est au sens négatif An-nissiyan L'oubli Allah Azza wa Jal il dit Il les a oubliés fa Allah Azza wa Jal les a oublié Mais l'oubli Initialement c'est dans un sens qui est quoi Négatif, quelqu'un qui a oublié, c'est quoi C'est, c'est un manque d'information, c'est un vide. Mais Allah Azawajal, on ne lui attribue pas an-nisyan. L'oublie de façon quoi Complète. On dit, c'est l'un des attributs d'Allah Azawajal, c'est an-nisyan. Non, ici il est mentionné seulement en termes de de muqabale, ici de retour en quelque sorte que ils ont oublié Allah Azawajal. Ça veut dire le ذكر d'Allah subhanahu wa ta'ala. en retour à Allah Azawajal lesa oblie subhanahu wa ta'ala nass allah fa nasiyum C'est clair? طيب ما الافضل للعبد <coughs> qu'est-ce qui est meilleur pour le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui est le meilleur pour le serviteur Est-ce que c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui devrait l'emporter Ou alaikum salam wa rahmatullah. Est-ce que c'est la crainte et la peur d'Allah azza wa ta'ala qui devrait l'emporter Ou bien est-ce que c'est l'espoir qui devrait l'emporter Ça veut dire ici en termes de dose, notre iman doit être dosé plus par l'espoir ou bien plus par... La crainte Alors il y a khilaf entre les ulama sur cette question Vous voyez donc même sur les questions des actions du coeur Il y a parfois khilaf divergent C'est pas seulement sur les questions de al fiqh pratique, salat ou autre chose Donc il y a une opinion qui dit quoi Certains savants Ils vont vers le sens de la précaution ici. Ils disent que le croyant doit toujours quoi Prioriser la crainte Et la peur d'Allah Sur l'espoir De façon absolue. Dans toutes les situations, pourquoi Pour, comme on dit ici, être safe. Pour qu'ils ne désobéissent pas. Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que plusieurs des salaf, encore une fois, même il y a des ulama, ils ont écrit des livres juste sur ça. Sur la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La peur d'Allah, azza wa ta'ala. L'un des salaf, si je me rappelle, c'est Al-Hassan Al-Basri. Il y a des gens qui sont venus vers lui qui se sont pleins. Il lui en dit il se sent plaît lui en dit il y a des gens qui nous font toujours peur ça veut dire nous font toujours peur d'Allah azza c'est comme si euh, est-ce est que, est que la peur c'est confortable est ce que lat humain aime ça aime, aime, aime la peur habituellement c'est quoi c'est quoi le discours qu'on préfère quelqu'un qui nous donne de l'espoir ou de la peur de l'espoir OK voilà ken Ce n'est pas toujours ce qu'on aime qui est bon pour nous. C'est pour ça qu'il faut faire attention ainsi, de ne pas tomber dans ce piège, de ne pas tomber dans ce piège. Quelqu'un qui te donne de l'espoir, du faux espoir, ce n'est pas bon pour toi, même si tu te sens confortable sur place. Et quelqu'un qui te sécurise, qui enlève, qui essaye de, de te distraire de tes craintes ou bien des menaces qui sont devant toi de façon non justifiée aussi, c'est n'est pas C'est pas bon pour toi. Celui qui te dit, ne t'en fais pas, tu dois pas avoir peur, il y a rien de mal qui va arriver. Alors que toi, tu fonces vers le mur, droit vers le mur. Ça, c'est un problème aussi. C'est pour ça, euh, ce, ce euh, Imam Hassan al-Basri, il leur a dit, Man hatta celui qui te fait peur afin que tu puisses arriver vers la zone sécurisée. C'est mieux qui celui qui te sécurise pour que tu te trouves dans tu te retrouves dans le trouble, en quelque sorte. Vous comprenez Il te fait peur, pourquoi Pour une bonne raison. Pour que Yawm Al-Qiyam, Incha Allah Azza wa Jal, tu vas avoir... C'est pour ça, dans le Hadith Qudsi d'Allah Azza wa Jal, « Que Allah subhanahu wa ta'ala ne double pas de peur pour son serviteur. » Ça veut dire, celui qui a la peur dans la dunya n'aura pas la peur dans l'akhir. Vous comprenez Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Cette balance... Et le moindre qu'on peut dire, c'est quoi C'est la présence de la peur. Vous le savez aujourd'hui que il y a cette tendance dans le langage religieux, tabou d'ahawi, de faire quoi D'éviter tout ce qui est tout ce qui parle de de la peur. Et c'est dû à la demande, comme on dit du public. Il y a des gens dans le public qui demandent cela. Il y a des gens dans le public qui blâment tout celui qui parle de la peur et qui disent que « Bashirou », vous devez seulement nous parler de, euh, parfois on va utiliser ce mot-là qui est quoi, le discours positif. Non, il faut avoir un discours positif, Faut pas, faut pas blâmer le, le mal, il faut pas dire pourquoi est-ce que tel il a fait, il faut pas parler de « al-Kufr », faut pas parler de « nifak », il ne faut pas parler de « ma'asi », il faut parler d'un discours avec un discours qui est quoi positif pour attirer les gens vers Allah Azza wa Ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux de par les textes, de par des centaines de textes. Dans le Coran, le Sunna, si on ajoute à cela les paroles des ulama, on va parler de milliers de textes qu'on ne peut pas renier dans la religion d'Allah Azza wa Et c'est aussi faux quoi ?« Aqlan », la raison. Je vais vous donner un exemple. Dans le domaine de la médecine, Les médecins, ils parlent de quoi Lorsque les médecins parlent aux gens, lorsqu'ils parlent aux patients. Ils parlent soit aux patients, un patient particulier, ou bien parlent aux gens. Pour donner le nassiha, pour expliquer, vous allez amener un médecin qui va faire un discours sur la santé de l'être humain. Si vous allez visiter des sites web professionnel écrit ou bien publié par des experts par des médecins ainsi de suite vous allez lire sur ces sites web c'est quoi le genre de contenu que vous allez trouver ça va parler surtout de quoi des problèmes de santé notez que le discours va plus porter sur les maladies que sur quoi Allez, salam wa rahmatullah que sur le médecin parle plus des maladies que il parle de faites du sport à chaque jour mangez bien Comprenez oui ça ça parle en termes de précautions ici mais si, si un médecin s'était juste fait du sport à chaque jour et manger, manger bien manger santé ça ne serait pas nécessaire d'étudier pendant quoi? Des années pour devenir un médecin. Alors un médecin ça parle surtout de quoi? Ça parle des, des maladies telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie. Attention, ça c'est une maladie grave. Attention s'il y a tel symptôme. Attention si vous avez telle maladie. Attention si vous avez des problèmes de cœur, des problèmes de respiration, des problèmes. Alors il ne faudrait pas faire ça. il ne faut... Vous comprenez Tout comme le médecin, tabibul le médecin, lui, c'est le médecin du corps. Il parle des choses négatives. Il te fait peur pour ton propre bien. Eh bien, le alim, et celui qui est l'héritier des prophètes, ce qui appelle vers Allah Azza wa il parle de quoi de la santé de ton cœur, de ton âme il est un médecin lui aussi comme les ulama ils appelaient cela et de, ce, et de cette sorte lui aussi doit te parler des choses qui sont négatives pourquoi pour te prévenir afin que tu ne sois pas dans ce domaine là donc la première opinion c'est les ulama qui ont dit que Il faut prioriser plus la peur d'Allah wa que quoi l'espoir en Allah subhanahu wa taala. Deuxième opinion, les élemeurs y a des élemeurs qui ont dit il y a il le bien, surtout en termes de santé, lorsqu'on est en santé, surtout en santé ici, on peut ajouter avec ça la richesse et ainsi de suite, mais surtout la santé. du côté du côté On doit quoi prioriser la crainte dans la zone, la peur, parce que l'être humain dans les situations de bien lorsqu'il est lorsqu'il a tout, ce dont il a besoin, en général, il a tendance à aller vers, aller vers quoi, vers là vers la désobéissance d'Allah azzawajal en général, il y a des exceptions il y a des gens qui sont, ça c'est les Safwa, c'est l'élite des, des, des vrais croyants ceux qui sont les reconnaissants c'est pour ça la reconnaissance c'est le plus haut niveau comme on va le voir tout à l'heure de celui que Allah lui donne il est reconnaissant mais ça c'est rare dans l'humanité en général en général l'être humain lorsque Allah azzawajal lui donne la santé et la richesse il va tendre vers quoi vers la vers la dunya comprenez il va pas utiliser ça pour la akhira il va commencer à récolter en quelque sorte le bien de la dunya et c'est mêmes ulama ils disent lorsqu'on est dans la maladie fi hal marad dans la détresse et ainsi de suite alors là on fait quoi on priorise l'espoir en a fi subhanahu wa taala pour ne pas tomber dans le piège de shaitan qui va nous mener vers le désespoir. Numéro 3, troisième opinion, les uléma qui disent Il y a des uléma qui disent ici que c'est plus détaillé encore, c'est plus contextuel dans la vie que lorsque la personne ressent soit un attrait fort pour la désobéissance dans la azharujan. Ou bien de la paresse, du laxisme ici qui l'empêche, qui ne n'a pas, il a un manque de volonté dans les ah, dans l'obéissance. À chaque fois, je ressens aujourd'hui que lorsque j'ai pas vraiment la volonté, j'ai pas vraiment le goût de faire les bonnes œuvres, et je me sens plus tenté vers quoi Vers le mars il y a désobéissance dans la zone. Alors selon cette opinion-là, c'est là, là qu'on va prioriser quoi La peur, le khawf. ويغلب جانب الرجاء في غير ذلك alors que dans le reste des situations quoi, le croyant revient à l'origine qui est l'espoir en Allah Azza wa Jalla ar-raja'u fi Allah Subhanahu wa la quatrième et dernière opinion c'est celle de euh, entre autres de Ibn Taymiyyah qui dit que de façon permanente constante que Dans toutes les situations, ça doit être une balance, une équivalence ici qui est quoi 50-50% entre l'espoir et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit ici, que sans sa crainte d'Allah et sans raja, ça, ça doit être exactement la même dose. En permanence, que s'il y a l'un des deux qui l'emporte, qu'est-ce que ça va faire Ça va faire en sorte que la personne va tendre vers vers l'égarement en quelque sorte il dit ici et ça c'est l'opinion de l'imam il explique c'est quoi le raisonnement Ibn il nous dit parce que celui qui, euh, qui est dans une situation dans laquelle la peur l'emporte même un peu sur l'espoir, et eh bien elle va tomber un peu dans le désespoir, et le contraire est aussi vrai et que celui dont l'espoir le, l'emporte même légèrement sur la crainte d'Allah Azzawajal, eh bien, elle va commencer à avoir des, des graines de, encore une fois, ça veut dire se sentir sécurisé ou bien immunisé contre la punition d'Allah Azzawajal, ce qui est bien sûr faux et ce qui est dangereux. Est-ce que c'est clair oui bien sûr euh, C'est à ça on a parlé de ça dans donc il y a c'est pas cité ici mais selon certains ulama ils ont fait ce point là en se basant sur le hadith du prophète que à la fin de la vie à la mort que le croyant devrait quoi grandement prioriser l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala à l'instant de la mort non. Les derniers, les... non, pas à la vieillesse, non, c'est les derniers instants de de la personne. On parle vraiment des derniers instants de la personne, pas pas à la vieillesse. Parce que à la vie, pourquoi C'est quoi la logique derrière Bien sûr, de un, c'est parce qu'il y a Hadis du Prophète صلى alayhi wa sallam, c'est le nass avant tout. Et de deux, aussi les ulama, ils disent parce que à l'instant de la mort, il n'y a plus vraiment d'actions qui sont possibles. La personne elle est quoi Elle est radise de un, elle est incapable de faire plus de bonnes œuvres à part les œuvres du cœur, bien sûr. Et de deux, pour le croyant, bien sûr, on parle pour le croyant ici, on parle pas pour le kafir, pour le munafir, mais pour, pour le croyant, on comprend que pour le croyant à la mort, surtout, on parle pas de la mort subite, encore une fois, on parle de la mort que quelqu'un, il sait, quelqu'un de malade ou autre chose, il sait que la mort, elle est, elle est proche, c'est les derniers instants, elle a ce sentiment-là. Le croyant ne va pas désobéir à Allah, on, on, on s'entend sur ça même le croyant qui est un faible imam à cette instant là il va pas il va pas faire marsiya il va pas avoir des tentations ou ou autre chose sauf bien sûr le kafir ou bien ou بالله سبحانه وتعالى C'est clair Non. Euh طيب قال الله عز وجل اف امنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون ça c'est la sourate dans sourate dans numéro 99 Et dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme, subhanahu wa ta'ala, يَسْتَنْكِرُوا يَسْتِنْكَرُوا مِنهُ subhanahu wa ta'ala على مَنْ يَغْتَرُوا بِالنِّعَمْ وَيَنْسَا الْعُقُوبَ Allah azza wa jel, il blâme ceux qui sont leurés par les ni'am, par les bienfaits d'Allah azza wa jel, qui oublient la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'ils ne, ne mettent pas ici dans leur perspective Un potentiel, une possibilité de la punition d'Allah subhanahu wa taala. On sait que les Sahaba radiallahu anhum, les meilleurs des croyants, même encore plus, les meilleurs des Sahaba, les meilleurs des Sahaba, ceux qui sont al que le prophète leur a annoncé là, quoi, la bonne annonce du paradis. Ceux qui ont déjà eu l'annonce du paradis, Mubashsharoon que ces Sahaba là Ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Même lorsqu'ils faisaient une petite chose ici, une petite erreur qui selon nous bien sûr est petite mais pour eux c'était grand. Eh bien ils craignaient grandement Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient peur que Azza wa il les punisse comme c'est arrivé dans la bataille de Badr. Lorsque Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, il pleurait avec le prophète alayhi salatu wa salam. On connaît l'histoire et on va la couvrir plus tard incha'Allah Azza wa Jal dans, dans Assyrah. Uh, l'autre aya Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa qala wa man yaqnutu min rahmat rabbihi illa allahu nas surat al-hijr 56 Allah subhanahu wa ta'ala il ne parle ici Allah azza wajal il blâme celui qui est dans l'état de al-qunut al-qunut c'est encore une fois c'est le désespoir surtout le désespoir extrême fa dam Allah ta'ala Donc, dans la langue arabe, le mot c'est le désespoir, ya'sun, mais le mot qu c'est quoi C'est le désespoir extrême, c'est la pire forme de, de désespoir. al qalu huwa وَأَشَدُوا الْقُنُوتِ وَأَشَدُوا الْقُنُوتِ и Allah Azza wa Jal, encore une fois, dans cette surah, il blâme ceux qui sont dans l'état de الْقُنُوتِ qui perdent complètement espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre un hadith, ici, celui d'Ibn Abbas que le prophète alayhi salatu salam il aurait dit. Pourquoi est-ce qu'on dit il aurait dit C'est parce qu'il y a khilaf ici entre les ulamas. Est-ce que le hadith il est authentique en, en, en tant que hadith du prophète s s il y a des hadiths qui il y a des ulama qui disent non ce hadith là il est mauvouf ça veut dire c'est la parole de ibn, ibn abbas mais le contenu du hadith c'est quoi? An Allah sallallahu quand a questionné le prophète sallallahu wa sallam, sur les péchés majeurs C'est quoi les péchés majeurs يا et le prophète sallalahou aurait dit billah c'est le shirk on Allah azza wa jalla et de perdre espoir En la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ay rahmatuhu. perdre espoir En le secours qui vient d'Allah azza wa la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala amru min, min et le troisième péché majeur mentionné ici dans le hadith c'est quoi c'est le contraire al-amn Encore une fois, le M, c'est la sécurité. Il y a rien qui va m'arriver, rien de mal qui va m'arriver. Min Makrillah Subhanahu wa Taala. Alors ça aussi, ça fait partie des péchés majeurs selon, selon ce hadith. Encore une fois, que ce soit un hadith du Prophète ou, salam, ou comme certains uléma il ils disent que ce soit la réponse plutôt de Ibn Abbas lui-même. Donc dans ce hadith, dans ce cas-là, hadith qui est mauvaise parole d'un compagnon. Pourquoi est-ce que dans ce hadith, ça nous parle seulement de trois péchés majeurs, ainsi que dans d'autres hadiths, il y a d'autres péchés majeurs qui sont cités, n'est-ce pas C'est vrai Dans d'autres hadiths, il y a d'autres péchés majeurs qui sont, qui sont cités. Mais les ulama, ils disaient que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne citait pas tous les péchés majeurs à chaque, à chaque fois, à chaque situation. Il citait les péchés majeurs qui étaient quoi Pertinents pour la situation, bien pour le Saint et celui qui demandait la question, celui qui interrogeait, celui qui vient pour demander une question, le prophète lui donne une réponse qui est quoi Pertinente pour lui, pour sa situation. Et dans le hadith d'Ibn Mas'ud, رضي الله تعال عنه, قال أكبر الكبائري الاشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله La même chose ici, exactement les mêmes paroles, et ça c'est authentique, mais ça c'est clairement les paroles, les paroles de ibn Mas'ud, c'est pas un hadith prophétique, mais c'est authentique, comme il dit ici, l'imam Ibn Kathir, عليه رحمة الله تعالى, que أكبر الكبائري les pires des péchés majeurs C'est le, le shirk, de un polythéisme, de deux c'est le connote perdre espoir en Allah azawajal désespoir extrême et le troisième c'est quoi encore une fois se aime cette sécurité envers la punition d'Allah subhanahu wa taala en quelque sorte être lure par notre sécurité euh, ou bien par un sentiment de sécurité qui euh, nous expose en réalité finalement à la à la punition qui vient d'Allah subhanahu wa taala Est-ce que cette balance entre la crainte et l'espoir est claire? C'est bon? Pas de question? Pas de... Passons à la prochaine section chez Allah qui est sur la patience, al-sabr Allah Ta'ala. On va parler de la patience, une autre action du cœur qui est aussi bien sûr extrêmement importante dans la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et qui fait partie de al-Iman iman, des branches principales de la foi dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala donc ici le concept de quoi de as-sabr on connaît que <coughs> dans la langue arabe la punition euh, la patience plutôt excusez-moi c'est as-sabr cherche ici je vais juste écrire inshallah alors que veut dire as-sabr dans la langue arabe Que veut dire le sabre dans la langue arabe? As huwa Dans la langue arabe, c'est lorsque la personne, lorsque la personne, elle a une restriction sur elle. Ok? Donc encore une fois, il y a manque ici d'équivalence en français, mais ils disent as sabro huwa Donc quelqu'un qui est emprisonné, qui est pris quelque part, quelqu'un qu'on ne laisse pas. Se déplacer, quelqu'un qui est limité dans ses déplacements, dans sa liberté, autre chose, ça veut dire qu'il se voit imposer des restrictions dans la langue arabe. C'est ça ce qu'on appelle quoi Sabre, ça c'est l'origine du mot sabre dans la langue arabe. <coughs> Et char'an, maintenant le mot sabre dans la religion, la définition religieuse <coughs> ou bien islamique dans la terminologie de notre religion, dans la Azza wa Jal, de sabre, c'est quoi sabre, <coughs> Wa amma Toujours il y a une relation entre le sens linguistique et le sens dans la religion. Alors c'est quoi la relation ici C'est que sab dans la religion dans la Razodel, c'est une forme de restriction. C'est quoi Restreindre à Nefs. Donc c'est comme ici une prison. On impose à notre Nefs, à notre âme, à notre cœur quoi, des limites. On dit tu restes ici, Vous comprenez. Mais envers quoi exactement ma yamfauha. C'est de la garder restreinte sur ce qui lui est bénéfique. Imaginez, tu prends quelqu'un, on va donner un exemple. Quelqu'un qui a un enfant. Et tu sais que ton enfant a des travaux à préparer à la maison pour se, prépa pour se préparer pour un examen ou autre chose. Tu vas dire quoi Tu dois étudier aujourd'hui. Pendant deux heures, tu vas rester sur cette chaise. Tu ne sors pas de la chambre. C'est quoi ça dans la langue arabe C'est forme de sabre. On a imposé une restriction ici. Mais pourquoi Pour ce qui lui est bénéfique. « هذا نافع لكا » Ça c'est bénéfique à toi, tu restes ici, tu vas pas te déplacer. Ou c'est un sabre, c'est une restriction. Pourquoi Pour quelque chose qui... Pour te protéger contre un, un mal... Comprenez Pour te protéger contre un mal. Vous savez, parfois, quand il y a des situations dangereuses, menaçantes pour la sécurité autre chose, il va y avoir des policiers qui vont venir, qui vont dire aux gens, vous ne sortez pas de, de cet immeuble, vous ne sortez pas de cette école. Restriction. Comprenez Alors ça, dans la langue arabe, c'est quoi C'est On appelle ça sabroun. Donc, dans l'islam, à sabr, c'est quoi C'est une restriction qu'on impose à notre cœur ou bien à notre âme, soit dans ce qui lui est bénéfique, ou bien pour la protéger de du mal. Soit c'est un sabre qui est positif ici, pour le bien, ou bien c'est un sabre qui est protecteur, qui est négatif ici pour nous protéger du mal en tant que terre. Alors, nous avons trois type majeur de « al-sabr », ça, bien sûr, c'est quelque chose à connaître par cœur, ok, ce point-là, c'est vraiment à connaître et à comprendre, à très bien comprendre, parce que ça, c'est les fondements de la de la patience dans la religion d'Allah, azzawajal. Forme numéro 1. « Al-sabru ala al-ma'mouri bi an نفسه ma nafsahu ta'atallahi walau faqulat alayhi » C'est la patience Dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire la patience dans les bonnes œuvres. Ça veut dire s'imposer. Créer des restrictions envers nous-mêmes pour pouvoir faire quoi L'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa la wifakulat » Même lorsque on n'a pas le goût de le faire. Même lorsque c'est un peu lourd moralement pour nous. « Wa'mur ahlaka alayha. La nas'aluka rizqan » نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى Comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous ici, En ce qui a trait à la salat Pour pouvoir faire la salat Et pour pouvoir ordonner à nos familles De faire la salat Comme Allah Azza wa Jal nous demande dans cette ayat Est-ce que ça prend de la patience Ça prend de, de la patience à salat N'est-ce pas Donc est-ce que pour faire le siyam Le jeûne Est-ce que ça prend de la patience Bien sûr que oui. Donc ça, c'est la première forme de patience, patience dans l'obéissance d'Allah Azzawajal. Et comme il dit, Ibn al-Qayyim, c'est la plus haute forme de patience. C'est la meilleure forme de patience dans la religion d'Allah Azzawajal. Suivi par le deuxième type de patience qui est sabru al il Une patience ici négative, protectrice, qui est quoi D'abstention. Ça veut dire... Pour ne pas désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Une patience ici d'abstention. Afin de ne pas désobéir à Allah, azza wa même lorsqu'on a la tentation de le faire. Alors là, pour résister à cette tentation, on a besoin de patience, encore une fois, de créer ces restrictions-là, d'imposer ces restrictions-là à notre à notre nafs. Donc, encore une fois... Qu'est-ce qui, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi qui pousse vers habituellement vers la désobéissance dans l'arzoudil? Qu'est-ce qui pousse vers la désobéissance en général? Les tentations, donc de un, c'est la première composante, mais il y a une autre composante qui est quoi? Qu'on oublie souvent. Donc il y a tentation, mais il est mais aussi quoi? lorsque le contexte est propice. Les conditions sont réunies pour la désobéissance. Parce que parfois, quelqu'un, il veut faire, veut désobéir à Allah Azza wa Mais qu'est-ce qui arrive Les conditions ne sont pas réunies. Les moyens ne sont pas là. Mais qu'est-ce qui pousse la personne vers la désobéissance C'est lorsque ces deux éléments-là sont présents. Il y a la tentation. Il y a aussi quoi Les moyens, les conditions qui sont réunies. Alors, pour résister à ces deux composantes-là, On a besoin de patience, on a besoin de sabre. Troisième forme, qui est habituellement connue plus communément par les gens, alors que c'est la moindre forme parmi les trois, c'est quoi al al C'est la patience d'endurance, ça veut dire face aux épreuves. Lorsqu'on fait face aux épreuves, ça veut dire les épreuves négatives, les épreuves qu'on n'aime pas, les situations qu'on n'aime pas, le qadar qui ne va pas avec notre avec ce qu'on souhaiterait avoir. Alors là, on a besoin d'endurance. On a besoin, natta jarra'a, comme on dit ici, goûter à quelque chose qui a un goût qui est amer. Alors là, on a besoin de asabah d'une forme d'endurance ici. Et les ulama, ils ont défini cela. Qu'est-ce qu'ils disent? Wa habsun nafsih an al Le sens ici du mot jazar, c'est de De, de se restreindre de se protéger de s'interdire le jazar alors c'est quoi ce jazar encore une fois difficile de trouver exactement un mot en français mais je vais vous donner ici une explication c'est une forme de mélange entre les concepts suivants la panique la frustration et la tristesse ça c'est le jazzard. ok un peu de panique Ça veut dire quelqu'un a du mal qui lui arrive ». «Nan insana khuliqaha l'u'an, idha messahu sharru, jazou'an ». Être humain, il part en panique lorsqu'il y a du mal qui lui arrive. C'est la panique avec un peu de tristesse, sentiment négatif, avec un peu de frustration. Il n'est pas vraiment content avec ce qui lui arrive, ok Alors, le sabre, c'est le contraire de cela. Donc, le sabre, il yaha habsun nafsi anil jaza' C'est de contrôler notre âme, notre langue, les paroles ainsi que nos actions. Alors, voilà ce qu'on contrôle. Pour ce qui est de l'âme, c'est de contrôler le jaza. C'est clair Pour ce qui est de la langue, c'est de s'abstenir et de maîtriser la langue afin qu'elle ne se plaigne pas trop. La plainte. Yashku, tashaki, trop se plaindre ça c'est contraire à la patience dans la religion d'Allah et la troisième chose jawarihi, le corps ici wa wa le corps c'est quoi le surtout c'est surtout les mains ok mais on parle du corps en général les différentes parties du corps mais surtout les mains le bien sûr il n'y a, a pas ici de limite aux exemples qu'on pourrait citer mais les exemples cités habituellement par les ulama parce qu'ils sont cités dans certains hadiths est plus commun dans la culture arabe en général même si encore une fois il se pourrait que dans d'autres cultures il y ait d'autres formes mais il y a des expressions corporelles qui sont contraires à, à la patience comme quoi ici Al latm c'est quoi latm ol C'est de quoi? Se claquer le visage, se claquer les joues. Les Arabes font beaucoup ça. Lorsqu'il y a une mosse, du mal qui leur arrive. Qu'est-ce qu'ils font? Se frappe le visage comme ça et se claque le visage. Ça c'est contraire. Ou bien charcoal du se déchirer les vêtements. Donc. La pire des choses, la pire forme contraire à la patience, c'est quoi C'est lorsqu'il y a les trois composantes ensemble. La personne, elle est vraiment attristée, vraiment frustrée contre le qadar d'Allah Azzawajal et vraiment en panique, elle part en panique. De un, de deux, la langue, elle se plaint, elle crie, dit des mauvais mots, ainsi de suite. Et de trois, les mains font quoi Et le corps Se frapper le visage, se faire du mal à soi-même, déchirer ses vêtements. Okay, donc, ça, c'est complètement contraire à, à « sabr. C'est complètement contraire à « sabr et comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « innama assabru inda assadmatil oula » Que la patience, elle s'applique quand C'est tout de suite, premier réflexe, c'est là où on va mesurer la patience. C'est pas dans un mois, tu vas dire, quelqu'un va dire « ana sabr » « Je suis patient après un mois, un mois après, après le dégât. » Bien sûr que tu vas être patient. Ça, ça va passer pour tout le monde. Pour la majorité des gens, ça passe. Le mal, ça passe. Et les sentiments, ça passe. Tu vas passer à autre chose. Malgré toi, tu vas devenir patient, tu vas accepter cela. Mais la vraie patience qui compte dans la religion d'Allah Azzawajal, sur laquelle Allah Azzawajal va nous questionner au mal c'est la première réaction. Comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce que c'est clair ici, le mot, le sens du mot sabre, patience Est-ce que c'est clair Selon cette... Euh, Ce troisième type, ça veut dire la patience d'endurance, صبر على الأقدار, les mauvais les mauvais les mauvaises épreuves ou bien les mauvais tests, c'est clair. Donc ce troisième type là, il est constitué de صبر contrôler son âme, ses sentiments, son cœur contrôler aussi ses paroles, sa langue et contrôler quoi Son corps surtout ce que les mains vont faire. <coughs> Bien sûr, on va se concentrer plus sur, sa sur cette troisième forme, c'est parce que c'est celle-là qui est reliée plus à quoi, à, à la question de le qadar ici monothéisme dans le qadar d'Allah subhanahu wa taala. Donc, on va se concentrer plus euh, en ce qui est ou bien sûr la patience envers le qadar d'Allah azawajalla. Ça veut dire le troisième type qui est l'endurance. C'est quoi le qadar Bien sûr, le qadar, le mot bon qadar on le connaît. qadar, c'est l'un des piliers de l'Iman, des arcanes طق على فعل المقدر وهو الله تعالى طلق كذلك على المقدور أي على الفعل والتيج المقدر dans la religion de Allahzo et dans les textes de l-Islam il prend deux sens parfois on parle du qadar écoutez bien ça c'est important parfois on parle du qadar comme quoi comme action dans Allahzo ce que Allah Azzawajan, il a écrit ce qu'il a fait de nous subhanوتala c' clavve Parfois lorsqu'on parle du qadar, c'est l'événement, le résultat, la conséquence. Faut bien distinguer entre les deux. Fa'l Allah Azza wa jall, le qadar en tant qu'action d'Allah Subhanahu wa Ta'ala d'un côté et quoi Le qadar en tant que résultat en tant que événement, en tant que créature. Dans un exemple. Un accident. Un accident de voiture, un accident de travail. L'accident en tant que tel, c'est quoi Est-ce que c'est le premier sens ou le deuxième sens de qada? L'accident, ça veut dire une voiture brisée, des blessures, des pertes. Est-ce que c'est la deuxième fois, le deuxième sens ou le premier sens Est-ce qu'on parle ici de l'action dans l'arzahd ou on parle de la conséquence de l'événement en tant que tel Deuxième, ok Encore une fois, regardez. Il y a Deux sens pour le mot qadar. Soit c'est le qadar en tant qu'action divine, ce que Allah Azza wa il a écrit. Ou le qadar c'est l'incident ou l'accident ou l'événement. Ça peut être aussi un bon événement, c'est pas toujours un accident. Okay, on parle plus ici de l'accident, c'est parce que c'est ça ce que les gens ne vont pas accepter, ce qui est négatif. Donc ici c'est le résultat. Le résultat ce n'est pas l'action d'Allah Azzawajal, on parle ici de la créature, la maladie, une maladie, maladie c'est quoi La maladie comme le médecin va la décrire, si on parle de la maladie, ok la maladie comme le médecin va la décrire, comme elle est décrite dans le laboratoire, comme ce qu'on voit dans des tests, dans des analyses, ça c'est le deuxième sens. C'est le résultat, Vous comprenez C'est les symptômes, c'est le mal, c'est euh, je ne sais pas quoi. Au premier sens, c'est l'action d'Allah Azzawajal, ce qu'Allah Azzawajal il a écrit. C'est important de distinguer entre les deux parce qu'il va y avoir des différences comme on va le voir Incha'Allah Azzawajal sur les ahkams en tant que tel. Donc, les أقدار d'Allah Azzawajal, ça peut être masahib, ta'at, ma'asib. En sentant ici que d'un point de vue rationnel, ce que Allah a écrit, ça veut dire si on parle du résultat ici. Le résultat, il y a trois choses. Il n'y a pas une quatrième chose. Vous me dites si c'est pas vrai. Soit des événements qu'on décrit comme étant bien ou mal selon ce que nous on perçoit. Des événements. Ou bien c'est des ta'at, obéissance. Ou bien c'est quoi? C'est de la désobéissance. Ma'azi. Oui. Wadah? Telle personne vient de produire une bouteille de vin. C'est quoi ici? Désobéissance. Wadah? Oui. Déso Telle personne vient de construire un puits comme Sadaqa Jariya. C'est quoi ça? Obéissance. Telle personne vient de porter un objet précieux pour elle, mais elle l'a échappé de façon... Non volontaire, c'est tombé, ça s'est brisé par terre. C'est quoi ça C'est un événement, ok Juste un événement, ça veut dire ce qui n'est pas obéissance, ce qui n'est pas désobéissance, ce qui est hors de notre contrôle. Comprenez, hors de notre contrôle et euh, qui n'a pas de hukm shar'i en tant que tel, ça veut dire on n'est pas responsable sur cela, les actions pour lesquelles on n'est pas, on n'est pas responsable. Alors le deuxième c'est. فاما الصبر على المصائب فواجب لا patience ici envers on ver les massas les événements bien sûr surtout encore une fois c'est pas parce que c'est il y a pas d'autre forme mais quand on parle de la patience en s'entendant ici qu'on parle pas de la patience dans les choses qui sont réduisant dans la vie il y a pas de lieu de parler de patience ici c'est clair Allah, euh, Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné il t'a donné de l'argent de l'argent de façon inattendue tu as fait aujourd'hui une grosse ma sha Une grosse somme, un grand profit. Est-ce qu'il y a lieu ici de parler de patience, de sabre Donc ça c'est quoi Ça c'est hors sujet. Il n'y a, a pas lieu. On parle habituellement de, de sabre, comme on a mentionné, soit dans l'obéissance, soit dans la désobéissance, soit quoi dans les événements qui sont négatifs, qui ne sont pas joyeux, qu'on n'aime pas. Donc il y a d'autres formes de qadar d'Allah, mais là on parle pas de patience. On s'entend. Donc les choses qu'on aime dans la vie, les choses qu'on aime, ça. Donc il y a pas, y a, on, on va pas dire que quelqu'un, euh, il est patient en fêtant, elle dit, il est patient en fêtant son mariage. Vous comprenez, il est patient en fêtant la naissance d'un enfant. Ça c'est des choses qui sont réjouissantes dans la vie. Il y a pas, il y a pas ici, c'est pas, ce n'est pas amer. À sabr c'est lorsqu'il y a un peu de goût qui est quoi, qui est amer. Donc là, lorsqu'on parle, écoutez bien ça ici, ce tafsil, c'est important, ce petit détail qu'on va voir, Inch'Allah. Le sabre envers les masahib, les événements négatifs, c'est quoi une mosiba Une catastrophe, ok C'est pas catastrophe au sens exagéré, comme on l'entend habituellement en français, mais c'est n'importe quel événement négatif qu'on n'aime pas qui va à l'encontre de ce qu'on souhaiterait plutôt avoir. J'aurais aimé avoir plutôt ça qui arrive dans ma vie, que ce soit quelque chose de vraiment grave ou quelque chose de, de moins grave. Mais ici, le sabre dans ce genre de situation vers cet événement-là, il est obligatoire. Il est obligatoire. Maintenant pour Arrida. Arrida. Reda c'est un niveau plus élevé que le sabre ici. Reda c'est le contentement. Est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer c'est quoi la différence entre le sabre et entre Reda? Pourquoi est-ce que le contentement est plus élevé que le sabre? Oui? Oui. que ce n'est pas si mauvais que ça que ce OK donc on va voir les détails après inchallah azougal mais en gros ici en somme c'est quoi sabre, c'est amer je le prends c'est amer c'est difficile mais je le prends contentement c'est le qadar d'allah azote je suis content comprenez c'est un niveau où je suis satisfait donc c'est un niveau plus plus élevé que à sabr par contre فَيَجِبُ بِفِعْلِ اللَّهِ وَيُسْتَحَبُ بِالْمَقْدُورِ Les ulama, ils disent La patience, elle est obligatoire Envers les événements négatifs ok Mais Le contentement, Est-ce qu'il est obligatoire? Il est obligatoire envers L'action d'Allah et pas envers quoi le? Le résultat Comprenez? Vous voyez la différence? Encore une fois Il est obligatoire envers l'action d'Allah Mais Mais pas envers le le résultat. Donne un exemple. Je me suis fait voler ma voiture. Est-ce que je dois être content du résultat? Voiture volée. J'ai l'obliga l'obligation d'être content. Non, j'ai l'obligation d'être quoi? D'être passion. Par contre, en tant que action dans la zone. قَدَرُ اللَّهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَ Ce qu'Allah عز و il a écrit ce qui est مقدر ce qui est écrit auprès d'Allah عز و là je dois être quoi je dois être content reda c'est plus que la patience vous comprenez je dois accepter le قَدَرُ d'Allah عز و pas l'événement en tant que tel l'événement ça peut sentir amer c'est normal vous comprenez est-ce qu'on voit la distinction entre les deux euh Ça se peut pas que quelqu'un me vole ma voiture. Ça se peut pas que quelqu'un, imaginez quelqu'un, quelqu'un qui était, on va donner un autre exemple, quelqu'un qui était ivre la nuit dernière. Mon voisin qui était ivre, il était ivre, il savait pas quoi il faisait, vraiment ivre. Là, il a pris une pierre, il a commencé à fracasser les vitres de mon, de mon auto. Je me suis réveillé le matin et là, je trouve ma voiture est fracassée. Qui a fait ça C'est ton voisin. Tel jour, je vais le voir le matin. Il me dit, je m'excuse, j'étais ivre, cadavre, cadavre. Et là, je m'emporte, je suis pas content, je suis frustré, c'est normal. Et là, qu'est-ce qu'il me dit C'est quoi ton problème Tu dois te sentir quoi Content. Qu'adl Allah azawajalla, c'est -ce le qu'adl d'Allah, subhanahu n'est-ce pas C'est le qu'adl d'Allah, azawajalla. Ils vont là, ils vont parler de quoi des, des mérites du contentement de ahadith sur alridha bi quadri Allah le contentement ainsi de suite. C'est drôle, n'est-ce pas Voilà qui on va voir dans charlasawajalla, qui en a qui utilise ce, ce cette même logique. Alors C'est quoi la différence ici Dans mon cœur, qadar d'Allah Azza wa ce qui est écrit auprès d'Allah Azza wa Ma Allah Azza wa c'est obligatoire pour moi d'avoir le le contentement, al-ridha. Je suis pas frustré contre le qadar d'Allah Azza wa Je l'accepte, je l'accepte de avec un cœur qui est ouvert parce que Allah Azza wa c'est lui al-Hakim wa Ta'ala, c'est lui le sage. Pourquoi est-ce que je l'accepterai selon vous de, Donnez-moi des idées. Qu'est-ce qui me pousserait à, à accepter ce qadar d'Allah Azwad À l'accepter de l'accepter avec un cœur ouvert. Allah Azwad Jal c'est ce qu'il y a de mieux pour pour moi. Donc là ça peut être ici quoi Je vois plus la hikma d'Allah La Sagesse d'Allah Subhana Ta'ala. Le bien, il y a une raison derrière. Il y a un bien qui est derrière que euh, même peut-être d'un point de vue pragmatique ici ça veut dire monétaire financier peut-être Allah zaoudel m'a donné quelque chose de mieux après je vais avoir euh, euh, je sais pas moi quelqu'un mon assureur sans parler si bien sûr de أحكام de l'assurance halal ou haram autre chose mais tant que c'est une assurance halal تأمين الاشتراكي تعاوني peut-être ils vont me donner un montant plus élevé je vais m'acheter une voiture meilleure je ne sais pas Donc ça peut être la sagesse d'Allah Azawad. Quoi aussi qu'est-ce qui pourrait être ici comme justification ici normale dans le cadre de l'iman qui me pousse à être content avec le qadar d'Allah Azawad en tant que action fi'lullah Azawajal. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici La récompense. La récompense, al-adhr. Oui, adhr. Oui, Allah Azawad m'a écrit cela pour que je puisse avoir plus de adhr yauma al-qiyama. OK Ça pourrait être, comme on va voir des exemples tout à l'heure, ensha Allah azawajal. Ici, dans mon cœur. Je vais pas dire ça au gars encore une fois à mon voisin qui est ivre. Je vais pas, je vais pas lui dire ça. C'est pas de ses affaires à lui. C'est important de comprendre cela. Vous allez voir pourquoi, ensha Allah azawajal. C'est pas de ses affaires à lui. Wa ça pourrait être quoi euh, Je sais que hier, je sais que avant-hier, j'ai désobéi à Allah azawajal et je m'attendais à ce que peut-être je vais avoir une petite punition. Je sais que j'ai fait du mal à quelqu'un. Je sais que cette voiture là, je l'ai pas achetée avec de l'argent qui est pur pur halal. Il y avait des trucs du tout douteux. Je faisais des choses douteuses avec avec cette auto là. Allah azawajalla, il m'a fait quoi ici Justice. J'ai fait du mal à quelqu'un le mois dernier parce que j'étais plus fort que lui. Sallallahu alaihi. Allah azawajalla m'a envoyé quelqu'un pour me faire aussi moi du mal pour me faire goûter du de quoi de du même verre comme on dit en arabe ça c'est des choses entre moi et entre Allah Azza wa Jalla, le Subhanahu wa Ta'ala. Rien à voir avec quoi le le résultat, la conséquence. Le résultat non, le matin j'ai très frustré contre toi, je suis patient, je suis patient et si j'ai pas fait du mal parce que regardez, si je dépasse ici le niveau le niveau du mal. C'est quoi Comment est-ce que je pourrais dépasser ici le la limite et entrer dans le mal Ça serait quoi ici Qui pourrait me donner des exemples ici Comment je sors de la patience ici Qui pourrait me donner des exemples Encore une fois, avec mon voisin qui était ivre la nuit, la nuit dernière. Oui Ça peut être quoi Une forme de vengeance démesuré je prends une pierre je vais briser aussi quoi les vitres de son, de son auto et je vais aller aussi chez son frère j'ai aussi lui briser la, les vitres de son, de son auto et son père et ainsi de suite je vais me venger de façon qui est non justifie alors ça je ne suis pas patient ici envers le résultat vous comprenez parce que et date j'ai dépassé les limites dans lazodel comprenez peut-être je suis pas patient avec avec ma langue bill kalem. Ça veut dire pour le pour le restant de l'année, chaque voisin que je vais faire, je vais lui, que que je vais rencontrer, je vais faire sortir la même histoire. Lui, il m'a fracassé les vitres de mon auto, ainsi de suite. Ou bien, comme on a mentionné tout à l'heure, si quelqu'un c'est ma c'est ma Mercedes, ma BMW, alors je la vois et mes vitres sont fracassées. Alors qu'est-ce que j'ai commencé à faire J'ai commençais à frapper mon visage comme ça, à prendre des claques, ainsi de suite. Ça c'est contraire au, au sabre à la patience. Voilà Si je prends cette scène là qui est tellement triste, je la prends de façon quoi amère, mais je vais je vais quoi avaler ça. Alors qu'est-ce qu'on va dire ici Je suis patient envers le résultat, mais envers l'action dans la zone, je suis quoi content. رضا ب الله عز و ça c'est obligatoire envers les actions d'Allah عز و جل c'est pour ça on dit رضي تو ب الله رب و بالإسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي de là on comprend l'erreur plus que l'erreur l'égarement d'un certain discours innové بداع تون في دين الله عز qui a pris de l'ampleur pour des raisons politiques qui sortent du cadre bien sûr de ce séminaire Et on va se concentrer, incha'Allah, sur ici, la critique d'un point de vue de l'aqida qui a pris de l'ampleur dans le monde musulman lors des dernières décennies. Qui est quoi, par exemple Ça, c'est un exemple qu'on donne, okay, des exemples pratiques ici, comment appliquer ce fiqh ici de l'aqida sur des situations pour, encore une fois, faire de la critique sur des idées qui prennent de la, de la dominance. que <coughs> si votre gouverneur vous fait du mal... Si votre roi vous fait du mal, si votre président vous fait du mal, il est injuste, il ne vous donne pas vos droits, ainsi de suite, alors c'est quoi C'est une punition qui vient d'Allah Azzawajal. Acceptez le qadar d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ce que vous méritez en tant que gouverneur. Taisez-vous, rentrez chez vous. Faites la tauba Allah Azzawajal va vous envoyer un meilleur gouverneur. Vous comprenez Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça hmm Votre gouverneur, le roi, le président, faut pas lui en vouloir. C'est avec vos péchés qu'Allah vous a envoyé quelqu'un comme ça. Faut pas, faut pas le critiquer, faut pas, faut pas lui demander des droits, faut rien lui demander. Allez à la maison, faites votre salade, faites taubah. Allah va vous envoyer un autre quoi, un autre gouverneur. Est-ce que ça, ça marche d'un point de vue de la religion d'Allah azawajalla Non, ni d'un point de vue des textes des hadiths. Si taat walim amretou. Ça c'est ça ça ne fonctionne pas c'est pas la bonne interprétation de ce genre de texte mais ça c'est à l'extérieur de ce séminaire mais si on voit ici point de vue aqida point de vue c'est quoi ici Dans mon cœur, Oui je le sais peut-être je le sais je suis convaincu peut-être que ce gouverneur Allah Azza wa Jalla m'a donné un tel gouverneur parce que je suis pas un bon croyant Comprenez parce que moi aussi je suis injuste envers ma famille, dans mon commerce et dans parce que mon voisin aussi il est injuste, l'autre il est ça on le sait, on doit faire tauba Allah azoud. Ça, ça mais c'est pas c'est pas le gouverneur, c'est pas un c'est pas au criminel de venir me dire quoi Faut pas se plaindre de mon mal à, à moi, il faut faire tauba toi entre toi et entre Allah azoud. Vous comprenez Ça c'est pas tes affaires. Ça, je le sais, je dois faire tauba. Ou bien ça peut être quelqu'un de pieux qui me rappelle de faire tauba, qui n'a rien à voir ici avec quoi Ce n'est pas pour innocenter celui qui te fait du mal, comprenez Alors, si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un prend ton droit, si quelqu'un te vole ton argent, c'est complètement illogique et non justifié d'un point de vue islam et d'un point de vue aussi aql, aqlan, que le criminel lui-même, celui qui est injuste, que lui, il va venir auprès de moi pour se justifier. Il me fait quoi Il me dit quoi Il y a probablement un péché que tu as fait, c'est pour ça que Allah il m'a envoyé pour pour te faire du mal, pour être injuste envers toi. Vous comprenez Ça c'est pas tes affaires, c'est pas toi qui il dit parce que anta toi tu es injuste. Ça, donc là je ne suis pas content du résultat. C'est toi que je n'accepte pas, c'est toi en tant que résultat que je n'accepte pas. J'ai quelque chose, je J'ai un sentiment amer envers toi, pas envers le qadar qui est l'action d'Allah Azza wa Elle, je l'accepte parce qu'Allah Azza wa il est hakim, il est le tout sage. Est-ce que vous voyez la distinction entre les deux ici Très important ici de faire la distinction entre l'action d'Allah Azza wa et entre le le résultat. L'action d'Allah Azza wa n'est que bien. « Wa tamat kalimatu rabbika s'idqan wa adlan » Que ce soit dans Al-Shara ou bien, dans le qadar. L'action d'Allah Azza wa c'est toujours... Un bien. Soit c'est un bien parce que c'est un bien pour nous, ou bien c'est un bien parce que c'est une justice. C'est la justice. Allah Azza wa Jal, Lama ahlaka fir'aoun, Allah Azza wa Jalla lorsqu'il envoie la punition sur Pharaon, la punition sur tel, la punition sur tel. Alors il y a des gens qui disent, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla envoie la punition alors que Allah Azza wa Jalla il est rahim, il est miséricordieux. C'est parce qu'Allah Azza wa Jalla il est quoi Juste ici. C'est justifié. C'est de la justice. C'est une punition de justice min Abdillah Subhanahu wa Ta'ala. La punition en tant que telle, le mal, OK, la mal qui est la mort, la souffrance, ça c'est pas bien en tant que tel. Le résultat, c'est pas bien, vous comprenez Mais soit que c'est en termes de justice, ou bien Allah Azza wa il l'envoie ici pour le bien de son serviteur, ici ce n'est pas une uquba au sens le plus extrême punissant, mais quoi un ibtilâ une épreuve pour son serviteur qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, c'est pour son propre bien. C'est clair, Namark. Ça veut dire la personne ici, elle n'a pas été patiente. Okay? Parce que la majorité, la grande majorité, sauf des gens vraiment étranges, des exceptions, il y a des gens qui n'acceptent pas la mort d'un proche, même après 20 ans, après 30 ans, ça c'est autre chose. Voilà, que la majorité des êtres humains, croyants ou mécréants, pas de différence, c'est que quelques temps après la mort d'un proche, qu'est-ce qui arrive On accepte, ok Et le même qui pleurait la mort de son père, Après quelques temps à peine, lorsqu'il parle de son père, il va rire. Il va dire des blagues sur son père, des belles histoires qui sont arrivées, ainsi de suite. Il accepte cela, et ça devient quoi une, une norme dans la vie. Avec le temps, peut-être même, elle va complètement oublier la personne. Donc, Ce n'est pas ça le maïyar, ce n'est pas ça ici le déterminant du degré de patience de la personne, ou bien est-ce que la personne même, elle a passé le temps, elle a passé l'épreuve de la patience. que L'épreuve de la patience, ça doit être « عند الصدمة ou au premier choc, tout de suite. C'est là que la personne doit être patiente. Quand on dit encore une fois « patience »,« patience » ne veut pas dire « être content par le résultat okay? ». Ce n'est pas nécessairement <coughs> « je, je suis très malade » Alors, à la place de dire à la place de ressentir la mal le, le mal je veux dire je me sens très bien parce que je suis malade. Ça ça peut être un niveau extrêmement élevé de al-Muhsinin mais ça c'est pour l'élite comme on va voir tout à l'heure en c'est pas l'obligatoire. rahmatillah azza de la miséricorde d'Allah wa que ça ce n'est pas ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire c'est que la personne accepte le qadar d'Allah azza en tant que qadar en tant que action d'Allah azza wal et Qu'elle soit, quoi, patiente envers le résultat. La patience, c'est comment on l'a définit Elle est définie par la réaction de notre âme. Ça veut dire absence de jazar, qui est frustration, panique et tristesse. Mélange ici. Et aussi, quoi, au niveau de la langue, que la langue ne dit que le bien, ne dit pas, ne dit pas du mal, que Jalla n'aime pas. Et la patience aussi dans les actions, que le corps ne fasse pas des choses qu'Allah, Azzawajal, il n'aime pas subhanahu wa ta'ala. Si la personne passe ces trois tests ici, ça veut dire aller est patiente, même si c'est amer. Normal, c'est ça le la nature de la patience. Si elle dépasse ce niveau vers le réda, le contentement même envers le résultat, alors ça c'est un niveau qui est souhaitable, qui est plus élevé. Naam. N'a oui, c'est mmh. toujours rédant envers toutes les actions d'Allah Azzawajal, ça c'est obligatoire dans toutes les situations, c'est parce que c'est ça le tawhid, c'est ça la confiance en Allah Azzawajal c'est ça le tawakkul à Allah wa ta ala. avoir confiance en Allah Azzawajal, penser du bien d'Allah Na. Am. voilà qui le résultat, le résultat ici c'est quoi c'est une créature donc là c'est avec la logique des créatures Allah Azzawajal il a créé dans notre nature normale que le mal nous fait mal Que le mal nous rend quoi un peu attristé, un certain un certain minimum de tristesse quoi, un certain seuil de tristesse il est accepté, il n'est pas contraire à, à la patience comme on va le voir tout à l'heure dans la pour ce qui est par exemple de la mort et euh, les exemples de la vie du prophète sallallahu alayhi عليه oui non <coughs> Très bonne question qui revient souvent. Comment différencier entre une épreuve et une punition Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Dans certaines situations, c'est clair que c'est une épreuve. Dans certaines situations, c'est clair que c'est une punition. Dans d'autres situations, ce n'est pas clair ou bien il peut y avoir un, un mélange des deux. Donnant ça de façon brève, dans certaines situations, c'est clair. Allah Azza comme il dit subhanahu wa ta'ala, « Balin insanu ala nafsihi » بصيره ولو القى معذيره ça c'est plein dans les livres d'histoire les ulama de ça les de l'histoire que surtout surtout les politiciens les rois ci dessus il y a des qui ont écrit des livres juste sur ça okay? que quelqu'un qui a fait beaucoup de mal et que ça le mal lui revient de la même façon le mal qu'il a fait aux autres lui revient de la même façon c'est une punition évidente qui vient C le zalim celui qui est un oppresseur qui fait tellement tellement de mal de facettes sur la quand un mal lui arrive on peut dire quoi c'est une épreuve Allah azza il l'éprouve non عقوبه من الله عز c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala donc parfois la punition elle est évidente euh, parfois la punition elle est citée dans les textes donc là on le sait dans certains textes ça nous parle de quoi comme dans le hadith du prophète sallalahu alayhi wa sallam ya mashara al ansar khisalun khams ou comme a dit sallalahu alayhi wa sallam Et le prophète Salah Asimil a dit, « Oh, vous les Ansar que Allah Azza wa vous protège contre cinq choses. » Et après ça, si je me rappelle, c'était cinq choses dans le hadith. Après ça, il a cité entre autres que euh, toute communauté qui ne paye pas zakat, qui ne paye pas zakat de leur argent, par exemple, Allah Azza wa va les éprouver par quoi la sécheresse et le manque de pluie. Donc là, c'est quoi C'est une punition pour une maçuyère <coughs> bien particulière. Dans d'autres situations, c'est quoi C'est une épreuve qui éclaire. C'est quoi le symbole de ça C'est quoi le signe de ça Tu fais un bien qui est évident. Et il y a du mal qui t'arrive. Le plus que tu fais de ce bien, le plus que le mal il t'arrive. C'est une épreuve. Quelqu'un il fait du bien. Il le sait qu'il est en train de faire du bien. Vous comprenez Il a dit moi, dans mon commerce, j'enlève... Euh, moi dans mon restaurant j'enlève l'alcool il n'y a plus d'alcool à partir de demain et là qu'est-ce qui lui arrive tout de suite un mal un manque de de profit là c'est quoi c'est une épreuve et l'épreuve c'est serviteur afin, afin de faire la distinction entre ceux qui sont vraiment endurants et ceux qui prétendent et que au premier test ils vont ils vont tomber comprenez donc là le croyant dans ce genre de situation là il doit penser du bien dans l'arzoud ça c'est une épreuve d'Allah. subhanahu wa taala j'augmente mon endurance et l'arzoudul augmentera mon iman à akibatu la conclusion finale ne sera que du bien et je vais avoir le adroobhi de l'arzoudul et me rapprocher d'Allah subhanahu wa taala parfois certaines situations Comme la partie majeure des situations de la vie, on ne sait pas nécessairement est-ce que c'est une épreuve ou bien c'est quoi, c'est une punition. Alors là, le croyant toujours, il demande le bien dans l'arzooj al-leshalorabahu khayran de et de deux aussi. Parfois, ça peut être les deux, surtout pour le croyant. Comprenez surtout pour les choses qui sont mineures pour le croyant. On va voir tout à l'heure un hadith inshaAllah subhanahu wa taala à ce sujet-là que il nous envoie. Une épreuve parce qu'ils nous aiment et en même temps une punition parce qu'ils nous aiment. Afin d'avoir la punition dans la dunya, pas de l'avoir dans l'akhir. On va voir le hadith dans un petit moment, Inch'Allah. Euh, autre situation ici qui parfois crée de la confusion aux gens. Les épreuves slash punition générale, globale. Tremblement de terre. Okay? Ça c'est très commun dans les pays arabes. Tremblement de terre arrive ou bien une catastrophe. Et il y a des centaines de personnes qui vont mourir, quelque chose grand. Et là, il y a le khatib qui monte sur le minbar, qui rappelle aux gens que là, Allah Azza wa il punit pour la désobéissance et pour l'oukouba. Et parce que dans notre pays, il y a des gens qui désobéissent à Allah, qui font l'alcool et qui ne payent pas leurs zakat et ainsi de suite. Et là, il va avoir des journalistes qui vont, quoi surtout euh, surtout encore une fois certains certains laïcs et ainsi de suite qui vont se révolter qui vont dire ça c'est déjà que Allah il aime il les a pris comme shuhada comme des martyrs ainsi de suite et toi tu prétends que Allah il nous punit alors que nous nous sommes des musulmanes et Allah il nous aime vous comprenez alors non ça peut être une, une catastrophe naturelle comme ça, ça pourrait être ruku batuliy punition pour certaines personnes et quoi et iptila une épreuve pour d'autres personne, le même événement c'est une punition pour ceux qui ont désobéi Allah Azza wa Jal et une épreuve pour les croyants qui sont restés avec eux qui étaient avec eux et qui n'ont pas à quoi blâmer le blâmable c'est petite punition parce qu'on a dans les hadiths du prophète sallallahu wa sallam, que, qawmin, que celui qui est avec des gens et qui ne blâme pas le blâmable qui laisse le blâmable que dans la dunya eh il va être emporté par la même punition qui leur arrive même si lui c'est une bonne personne mais auprès d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne yawm al qiyan. C'est clair Wallahu alam, na'am. Très très bonne question. Bien sûr, ici en termes de patience, les, les détails de la patience. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'accent et de la parole. Ok, donc si on dépasse ici le cœur, maîtriser ses paroles et ses accents, filtrer. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Ça, habituellement, c'est du domaine du fiqh. Ok, donc ce qui gère ça, c'est pour ça toujours on dit dans la religion, dans la c'est un tout. Toutes ces disciplines-là qu'on qu est en train de délimiter, comme cours de tawhid, cours de halal, cours de jurisprudence, que cette distinction-là, c'est une distinction quoi, qui est purement académique pour euh, pour structurer le contenu. Mais il n'y a pas dans la religion, dans la hadith, ce cloisonnement-là. Donc, pour connaître quand quand être patient, quand ne pas être, pour faire des fatwas sur la patience, eh bien, il faut aussi connaître le le faire de différentes situations. Donc là, on ne peut pas donner réponse à toutes les situations, mais là pour Juste un exemple, l'exemple que vous citez ici, je vous donne une réponse brève. Quand est-ce qu'on peut, par exemple, se plaindre auprès des autres du mal qu'un proche nous a fait, ok Soit, ils disent, soit les tachakki se plaindre auprès d'une personne qui est quoi Personne d'autorité, qui, qui peut nous restituer notre droit. Et ça, il n'y a aucun mal, même dans le hadith du prophète, le sahabi qui est venu chez le prophète pour se plaindre de son propre père pas de problème avec ça, c'est pas, pas contraire ici à Birrul Walidayn ou autre chose, quelqu'un qui va aller voir le juge pour dire, lorsqu'il y a un juge Yahkum Bishari'a, gan par Shari'a pour dire, mon père ne me donne pas mon droit, mon père ne me, ne me laisse pas faire telle chose à la maison, ma mère veut me forcer à faire, ça c'est pas interdit dans la religion d'Allah Azaud, comprenez, ce n'est pas du tout interdit, donc qui ici auprès du Qadi, auprès du juge personne d'autorité, où Se plaindre auprès de quelqu'un qui nous donne conseil, comme un alim, il n'a pas d'autorité, mais il y a quoi Il a l'opinion, quelqu'un, personne d'expérience ou autre chose. Donc pour un objectif bien, bien précis. Ou bien parfois, un certain minimum de chaque quoi ici pour demander quoi auprès de quelqu'un qui est très proche pour demander un certain support moral lorsque la personne elle en a besoin ok a besoin de quelqu'un de très proche. Mais ce qui est interdit c'est quoi que la personne tout qui rummine à chaque fois de trop se plaindre ou de se plaindre à droite et à gauche aux gens même ceux qui ne peuvent pas nous aider, Okay? Donc se plaindre auprès de quelqu'un qui peut nous aider d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas interdit dans la religion dans la hasdul. Mais se plaindre juste pour se plaindre, toujours, toujours, toujours, toujours se plaindre, toujours, toujours, toujours, toujours se plaindre. Ah, j'ai pas eu une mauvaise journée hier. Ah, j'ai pas eu une bonne journée hier. Ah, la semaine dernière. Ah, au travail ça va pas très bien. Ah, le commerce ça va pas ces jours. Ah, le santé, ah la santé c'est pas, c'est pas bien. Ah, de nos jours la vie n'est pas facile. Toujours se plaindre, ça c'est contraire. au ici donc c'est une question de tendance générale dans dans la vie de la personne ou la taille na oui la personne oui Très très bon. C'est une question qui est claire. Maintenant, se plaindre, répondre à la personne elle-même, celui qui nous a fait du mal ou bien qu'on croit que la personne nous fait nous fait du mal. Il y a, yeah. c'est pas c'est pas interdit, c'est justifié, ok? La yuhipou Jahra su al illa comme Allah Azza wa Jal il dit. Mais ça encore une fois, ça doit être régi par certains critères principaux. Parmi eux, les plus importants étant de un toujours de rester dans le cadre des « akhlaq » de l'Islam, bon comportement de l'Islam. Et les « akhlaq » comme sait, il y a les « akhlaq » qui sont au sens plus général avec tout le monde. Il y a les « akhlaq » envers les muslimins qui doivent être plus élevés que nos « akhlaq » envers les kuffars. Ok, Ça, c'est évident dans l'Islam, qu'on traite tout le monde avec le bon comportement. Mais nos « akhlaq » envers les mu'minins doivent être encore meilleurs que nos « akhlaq » avec les, les koufars. Et les akhlaq envers certaines catégories, comme les personnes qui ont, qui sont plus âgées que nous, bien plus âgées que nous, les personnes qui ont plus de sciences ahlul ilm, le genre du savoir. Ok, donc là, il faut aussi avoir un certain niveau plus élevé de ahlak qu'avec le commun des des musulmans. Et il y a un niveau encore plus profond qui est l'ahlak avec quoi, avec ahlu, avec euh, avec le arham, ça veut dire nos proches. Donc Comment parler avec notre notre oncle et notre tante et ainsi de suite. Donc ça c'est niveau plus. Donc il faut être encore plus quoi contrôlant dans ses paroles, dans son temps, dans sa méthode, ainsi de suite. Et le plus élevé de tout ça, bien sûr, c'est quoi C'est c'est les parents. Donc c'est pas interdit de discuter avec ses parents lorsqu'on lorsqu'on pense qu'on a été traité injustement. Ce n'est pas interdit. Ici de de répondre, mais ici bien sûr il faut faire très attention à comment on parle avec nos parents. Bon. parler avec ses parents, ce n'est pas qu'en parler avec le commun des personnes avec qui j'ai un problème et que je lui dis c'est pas juste ce que tu m'as fait toi et comprenez je vais je vais exprimer, je vais être plus ouvert dans l'expression de ma frustration envers mon frère qu'avec quoi avec, avec avec mes parents. Ça c'est normal de un et de deux bien sûr. Donc on allait là. Et de deux toujours avec justice, avec adl. Ça veut dire la cause, ce que je réclame ici. Ça doit toujours être quelque chose qui est vraiment mon droit dans la religion, dans la religion. Je dois m'assurer que ce que je réclame, c'est c'est mon droit. Si ce n'est pas mon droit, lorsque on ne parle juste pas, ça dépend de la situation. Vous comprenez, ça dépend de La situation. Il y a des situations dans la religion, dans la raison, dans, dans lesquelles on ne parle pas. On va, quelqu'un m'a fait du mal euh, ou je pense que j'ai un problème avec toi ou autre chose. Mais je vais quoi Je vais garder silence. <médiculose> Mais ça ne doit pas être ici par hypocrisie ou par faiblesse, par autre chose. Ça doit être ici pour une maslaha. Maslaha c'est quoi C'est que j'ai fait un calcul ici. Et je pense que dans cette situation-là, Allah il aime plus le silence. Et quoi Comme Allah il dit que parfois il faut juste contenir sa frustration. Mais ça c'est quoi C'est pas dans toutes les situations. C'est une erreur ici d'assumer que toujours c'est cadre moral dans la religion. Toujours il faut juste avaler et rester garder le silence. C'est faux. Ce n'est ni dans la Sunna du Prophète ﷺ, ni dans les Sir des Sahaba, ni dans les histoires de Al-Qur'an, al Karim. Mais si parfois ça arrive parfois dans la vie, que comme on dit, la règle dans la vie c'est quoi Même même les kuffar ils connaissent cette règle. Règle de l'Uqale, personne de sagesse, c'est que dans la vie il faut choisir ses batailles. Okay? Parfois il faut juste accepter d'être, de sortir perdant. Même si je devrais, c'est pas juste que je suis perdant, mais parfois dans la vie c'est quoi C'est mieux d'accepter de sortir comme, comme perdant, parce qu'on peut pas faire des batailles, des guerres avec tout le monde et passer sa vie dans, dans des conflits avec tout le monde. Vous comprenez C'est pour ça que parfois, c'est justifié de garder le silence, d'accepter un certain mal. Et dans cette situation, Allah azzawadal yujazika va vous donner, incha'Allah, ou subhanahu wa ta'ala, la récompense auprès de lui, yawm al-qiyam. Taï. Okay. Maintenant, on a parlé, bien sûr, des événements négatifs, ce qui est la plus, la plus compliqué ici, bien sûr, parce que ça demande un peu plus de nuances. Par contre, Obéissance. Ta'a. est-ce que il faut être patient ou il faut avoir le contentement vers l'obéissance? Les uléma ils disent amt ta'atu, fayjib biha. On doit quoi? On doit pas être seulement patient. On doit avoir le contentement envers l'obéissance. Je donne un exemple. J'habite à 50 mètres du masjid. Je fais ma sieste. Et il y a Adan d'or. Ça c'est quoi C'est une Bah, obéissance, ok Je vais pas dire il faut juste être patient. Non, il faut être quoi ici Content. Regarde, le contentement ici. Pourquoi c'est c'est une obéissance vous comprenez un tarda bi les attaat les bonnes œuvres il faut quoi il faut avoir un contentement c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa taala il se faut s'efforcer à développer ce contentement là envers envers les bonnes œuvres envers les bonnes œuvres lorsqu'elles arrivent faidhabu rida biha amma al ma'asi fala la rida biha min حيث هي Amma min haythu kawnuha qadarullah fayajibu rida bi taqdirillah bi kulli hal matno pour ce qui est de la désobéissance c'est salut encore une fois une autre forme notre forme d'erreur qui est grave c'est quoi c'est de dire aux gens il faut quoi il faut être content il faut accepter lorsqu'on parle ici de la désobéissance rida bil ça c'est grave OK ça c'est grave les gens ça c'est min al parmi les, les terrains glissants Dans lesquels plusieurs personnes quoi se sont clairement égarées de la religion dans la hasad. ce n'est pas encore une fois l'occasion maintenant de parler en détail, on parle parler de ça plus dans la série sur l'haridat tahawiya, mais question sont au qadar ici, c'est les gens qui font l'erreur de quoi de d'avoir le contentement envers les les quoi les désobéissances désobéissance dans la hasad. La pire c'est bien sûr quoi envers le envers le coffre contentement. Yahri, est-ce que est-ce que lui c'est Allah qui l'a qui l'a créé? Oui, c'est Allah qui l'a créé. Allah il a créé les kafirs. Faut il faut il faut l'accepter comme comme il est. Comprenez, c'est Allah qui l'a créé comme ça. Non. Oh, on n'a pas de contentement de regard envers le le coffre ou bien envers les les malsi. Comprenez, tu vois quelqu'un faire une malsia dans la religion dans l'arzal, la moindre des choses, c'est que dans ton cœur ça doit te te frustrer dans ton cœur. Inkarul maa, c'est inkarul munkar. Ça c'est inkar. On va blâmer la moindre des choses. C'est avec le cœur, on va rejeter cela. On va dire ça ce n'est pas bien. Hadamunkar, Allah Azawajal il n'a pas ça. Subhanahu wa taala. Oui. L'obéissance, ça veut dire on a dit ici envers les événements négatifs, on a parlé de ça. Les masahib, ok On a parlé de la distinction entre ce qui est action d'Allah Azzawajal et entre les résultats. Maintenant, lorsque le qadar c'est une obéissance, c'est une obéissance qui arrive. Ta'a, amal salih, une bonne œuvre. Une bonne œuvre, il faut développer dans notre cœur le iman pour pouvoir arriver à ce niveau qui est requis, qui est quoi Le contentement des taa'at dans l'arzoo, de les accepter, accepter les bonnes œuvres, Vous comprenez, pas juste vouloir les faire, même lorsque les autres le font. Quelqu'un d'autre, il fait. À chaque fois que je vois quelqu'un qui fait ta'a, qui obéit à wa d'elle, je dois être content. Vous comprenez, je dois être content. Je ne vais pas encore une fois donner des exemples maintenant parce que ça va nous faire entrer dans plusieurs questions, je le sais, on va sortir complètement du sujet. Mais vous le savez qu'il y a plusieurs parties de l'islam de nos jours, de la religion d'Allah Azzawajal, qui sont devenues étranges. Et de ce fait, celui qui va pratiquer certaines parties de l'islam qui sont dans le Coran, dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa il va il va trouver comme réaction que plusieurs musulmines vont être quoi? Vous comprenez Ils Sont allergiques à cela, c'est parce que c'est pas c'est pas ça l'islam que eux ils ont appris, n'ont pas pleinement appris l'islam et de ce fait quoi, ils sont ils sont mécontents. Ils sont mécontents. Quelqu'un qui va faire je donne un seul exemple et on passe quelqu'un, couple qui va faire son mariage a préparé Walima pour le mariage et là ils vont dire euh, contrairement à la culture contrairement à ce que mon cousin cousine a fait, contrairement à ce que voisins, voisines ont fait, ainsi de suite et eh bien nous on va pas faire de musique haram et on va pas faire de danse haram et on va pas faire quelle va être la réaction dans le, dans le cercle des proches Beaucoup de mécontentement Alors que c'est quoi ça c'est ta'a Il est en train de faire ta'a Pourquoi tu es mécontent Là, là c'est un problème dans l'Iman Comprenez c'est une faille dans l'Iman ici Alors c'est obligatoire ici D'être content Pour celui qui fait ta'a Tu aimes Ça c'est un signe de Iman Tu aimes ce que Allah Azza wa aime C'est aussi logique que cela Sauf si tu peux démontrer que ce n'est pas ça ce que Allah Azza wa aime Subhanahu wa ta'ala <coughs> Lorsqu'une mosiba, un mal, une catastrophe arrive à la personne Eh bien, elle va avoir trois ou bien quatre niveaux de réaction Voilà ces quatre niveaux de réaction Du pire vers le meilleur Première réaction, c'est le jaza Comme on a mentionné tout à l'heure, bien sûr Soit qu'il soit exprimé par par la langue Ou bien exprimé par, par les actions Remarquez ici, un point intéressant ici, remarquez que lorsqu'il y a jaza, qui pourrait nous rappeler c'était quoi le sens du jaza? Le, la recette ici mélange un peu frustration, frustration, un peu de tristesse, un peu de panique. Lorsqu'il y a ces trois choses habituellement dans le cœur, qu'est-ce qui arrive? La langue et le corps? Certainement. OK donc c'est pour ça que habituellement habituellement s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de jazar de mal dans la langue et dans les actions ça c'est un très bon signe que la personne elle est quoi patiente parce que s'il y a jazar dans le cœur ça va suivre dans les actions ou dans les paroles excepté excepté dans certaines situations exceptionnelles quoi Incapable. capable ghayr Quelqu'un qui est faible, ok Donc, il y a parfois des personnes qui sont pleines, il y a le cœur à l'intérieur qui, quoi Plein de frustration, plein de de panique et plein, mais soit c'est un hypocrite, يُضْهِرُوا خِلَافَ مَهُ وَعَلَيْهِ Donc, là, il, se, il, se, il essaie de contenir cela pour que les gens ne disent pas du mal sur sur lui, ce qui ne fait pas de lui vraiment un patient auprès d'Allah, ou quelqu'un qui est quoi Qui est incapable. Okay, donc, parfois, il y a quelqu'un qui n'accepte pas. « Toi, tu fais le bien. Comme, » euh, Comment est-ce qu'on pourrait donner un exemple Quelqu'un qui va aller chez un juge. Va, encore une fois, un juge, mais on va admettre que le juge, c'est quelqu'un ici, personne intègre et qui juge par le hukoum d'Allah, et juste ainsi de suite. Il va aller chez le juge, et le juge, il va dire « Tu as tort, tu mérites telle punition. » Et dans son cœur, qu'est-ce qu'il a ici Frustration, okay? tristesse, il s'oppose, malgré que ça c'est la justice, c'est clairement une décision qui est juste. Mais parce qu'il est hadis, il est devant l'autorité, il n'ose pas dire quelque chose ou faire quelque chose. Il va se taire, mais il va quoi Exprimer ça avec une vengeance quelques temps plus tard, d'une autre façon. Okay, donc ça c'est pas quelqu'un qui est patient, mais en général, en général, dans les situations normales, s'il y a pas de mauvaise réaction dans la langue ni dans les actions, c'est un signe que dans le cœur aussi il y a quoi de sable. Il y a, il y a la, la patience. Alors, el dzar que ce soit avec la langue ou bien avec les les actions comme on a dit ça c'est interdit ça c'est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa taala c'est la réaction qui est interdite dans la religion dans Allah subhanahu wa taala et ça peut même venir le kuffar عياذ بالله سبحانه وتعالى كما الله عز وجل يذب ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة إن قال ب على وجهه خسر الدنيا الاخره كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره الحج الله عز وجل parle des gens qui adore Allah عز وجل على حرف ça veut dire c'est sur un bout yatarqabu faqat ma yu'jibuhu wa yasuruhu quelqu'un qui adore Allah عز وجل qui obey Allah سبحانه وتعالى quoi? en s'attendant seulement à ce qu'il aime Vous comprenez c'est comme il teste le terrain ici il fait, la ibadah, il fait le iman pour faire quoi pour tester le terrain S'il y a du bien qui lui arrive, le bien que lui, auquel lui il s'attendait, il est content. S'il y a quelque chose de contraire à ce que lui voulait avoir, et eh bien qu'est-ce qu'il va faire Il va tourner le dos à la religion d'Allah Azza wa et peut-être même il va aller vers le kufr. Notez que la plupart des gens qui vont vers le kufr et qui quittent l'islam pour aller vers le kufr, leur point principal c'est quoi Leur motivation principale Exprimer ou n'en exprimer. Qu'est-ce qu'elle est? C'est -ce qu jaza, ok? C'est pas. Je ne suis plus convaincu. C'est pas. J'ai trouvé une meilleure religion. Comprenez, c'est le jaza. Comprenez. Frustration ici, panique ainsi de suite. Un manque de patience, de de savoir comment la raison il a cité dans cette ayah. Il y avait une question? Oui. Euh, ça c'est pas, ça c'est pas vraiment le jazzar ici. Ça veut dire envers, envers la désobéissance, envers le marsyas, c'est plus le rejet de la marsiya, ok Rejet, le incar. Donc ça c'est un autre sens qu'on l'a rejeté, il l'a deviné. On appelle ça dans Shar'ah incar al-munkar ou bien istinkar ok Donc ça ce n'est pas, ce n'est pas un mal en tant que tel. Deuxième niveau, deuxième niveau de réaction qui est le niveau obligatoire, comme on a dit, c'est le sabre, c'est la patience, ça, ça c'est meilleur que le Jaza c'est parce que là on est entré dans le domaine de la... dans l'obéissance donc Jaza ici c'est niveau 1 réaction numéro 1 c'est le jazzza c'est interdit. Numéro 2 c'est le sabre c'est obligatoire Niveau numéro 3 c'est riba et ça c'est quoi c'est mustahab. C'est souhaitable. Alors, à Sahir, encore une fois ici pour ce qui est du résultat du maqdur. On ne parle pas des actions dans la zohel dont on doit toujours être, être content. Et la troisième, donc euh, ar-rida, c'est quoi C'est lorsque le cœur il est apaisé, ok, une forme d'apaisement du cœur ici. La personne, elle accepte et elle est apaisée complètement. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas, euh, il y' a pas cette ce goût amer. Et le quatrième niveau qui est le plus haut. Quatrième niveau de réaction, c'est quoi C'est « la reconnaissance. C'est quoi ici « Ash-shukru »,« shakir »,«», être reconnaissant vers Allah, Azzawajal. C'est quoi la définition entre « rida » et entre « ash-shukru » Si le « chocre est encore plus élevé, c'est la crème de la crème, c'est pour l'élite des croyants, de l'arifine, les vrais connaisseurs. C'est le ihsan. C'est quoi la différence entre rida et entre la reconnaissance? Qu'est-ce que la reconnaissance apporte de plus? Oui. Donc ça pourrait être, ok, donc ensemble c'est quoi? On est reconnaissant envers quoi? On est reconnaissant envers une, le mot qui vient toujours avec ça, une na'ma. Un bienfait d'Allah Azzawajal, ok? Donc, là, au niveau de chokr, la personne, elle voit le résultat comme une ni'ma d'Allah Azzawajal. On va dire une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, ma voiture qui n'a pas fonctionné. Ma voiture qui a eu une grande faille mécanique que je ne pourrais pas l'utiliser pendant tout ce mois, quelqu'un pourrait dire. Ah, bien ça c'est une ni'mad Allah Azza wa Pourquoi Parce que je le sais que je me préparais à faire quelque chose de haram ou bien de douteux, de, questionna de questionnable avec cela. Allah Azza wa il me l'a enlevé ce moyen-là pour que je ne puisse pas faire cette chose-là du mal. Vous comprenez Ni'mad Allah, ashkurullah, hamdurillah qu'elle a eu ce problème. C'est clair. Donc là c'est un niveau, c'est le niveau le plus élevé ici de réaction encore une fois face face à ces, ce genre de de situation là qui sont les les massaib, minha. Donc encore une fois, il pourrait avoir plus plusieurs pistes de motivation ici. Qu'est-ce qui motive Ici la reconnaissance. Soit que la personne elle est reconnaissante parce qu'il y a des choses pires que ça wa ma donna juss alhamdoulillah c'est pas la pire chose que Allah Azza wa il m'a écrit moi comme test ou bien qu'on ma dunya min din alhamdulillah Allah il n'a pas mis mon test dans mon din il l'a mis dans ma dunya comprenez c'est quoi un problème mécanique dans... Dans l'auto, comparé à quoi un problème dans le cœur, dans le iman. Hamdulillah, Allah Azza wa Jalla ne m'a pas donné une punition ou bien une épreuve dans mon iman, c'est une épreuve dans dans l'auto, c'est de la mécanique, c'est du métal, c'est de rien du tout. Même si ça coûte de l'argent, c'est c'est c'est de rien du tout en réalité. Ah Ou bien il voit que la misère ici, c'est quoi? C'est une opportunité de s'alléger des péchés. Ça nous enlève les péchés. Ok Alors, ça, tout ça, c'est des, des bonnes raisons ici, ou bien c'est des motivations qui nous poussent vers ce niveau plus élevé qui est la reconnaissance. Euh, oui, oui. Non. Oui, mais comme ils disent ici, regardez, il y a une petite distinction entre les deux, comme on a mentionné. Le contentement, c'est que j'accepte, mon, mon cœur, il est apaisé. Vous comprenez Mais pas au niveau de dire Alhamdulillah, là c'est comme, Al-Shukr c'est comme si le résultat, c'est comme si c'était une bonne chose, vous comprenez, c'est comme si on m'a annoncé une bonne nouvelle. Je suis tellement content, tellement content, pas juste content, je suis tellement content, je suis heureux de ça. C'est clair Non, oui. Al-Sabr wa al-Rida, al-Radi la yatamanna gaira halihillati huwa alayha bi al-Sabir. Ils disent la distinction entre le rida et le sabre, c'est que ar -radi, celui qui est dans un rida, eh bien, il ne, il ne, euh, il ne souhaite pas avoir autre chose que ce qu'il a, contrairement au sabre, au patient. Patient, il dit, ah, j'aurais, j'aurais aimé avoir quelque chose de différent, mais bon, je suis patient. Hamdoul. Comprenez, Al-radi, I'm okay with. C'est correct. Ce que je dis, hamdulillah. ça. Al-shākir. Hamdoulillah, c'est tellement une bonne chose qui m'est arrivée. Ça c'est le choc, c'est la reconnaissance. Ok Donc bien sûr ici c'est pas, y a pas encore une fois c'est pas au sens le plus, toujours au sens le plus précis. Ok Y a pas de, cl de cloisonnement ici, euh, au juste millimètre près comme ça. ça. Ça se pourrait parfois que la personne elle, elle, euh, elle oscille entre mettant un choc de sabre de façon légère comme ça, dépendamment de l'instant ou autre chose. ذَلِكَ فَضُ اللَّهِ نَعْتِهِمَا يَشَا Таим, к'est-ce que le Prophète s.a. nous a dit à propos del sabre, de la patience il bien sûr beaucoup de hadiths sur l'importance de la patience et sur ses mérites on va pas tout couvrir maintenant on parle de ça dans رياض الصالحين il y a un chapitre sur la patience on parle de ça aussi dans euh, sentient des itinérants, les actions, ou bien le cœur en action. Mais très brièvement, Inch'Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'une personne, que nul n'a reçu quelque chose de meilleur que quoi Que la patience, quelque chose de meilleur et de plus large. Donc toujours, bien sûr, quand on parle de la reconnaissance et de rida, c'est très important. Mais toujours se rappeler que le premier niveau, c'est là la patience ok c'est difficile de faire passer quelqu'un du niveau de jazzard vers la reconnaissance quelqu'un qui est dans le ne va pas lui dire il faut que tu remercies Allah parce que c'est un c'est un c'est un saut qui serait très trop élevé pour eux que la l'importance de la patience dans le C'est comme l'importance de la tête dans le corps. Si on enlève la tête, eh bien le corps ne sert plus à rien après ça il dit anhu iman Il n'y a pas de iman pour celui qui n'a pas de sabr. Tout à fait normal, il y a pas de iman. Iman c'est une épreuve. Iman, c'est une épreuve. Dunia, c'est une épreuve. Allah Azza wa Jal khalaqa al-mauta wa l-hayat. ayyukum ahsanu amala. Comme dit, subhanahu wa ta'ala. Il a créé la vie et la mort pour nous éprouver, subhanahu wa ta'ala. Et l'épreuve, il y a personne qui passe une épreuve sans patience. C'est juste impossible de passer l'épreuve sans patience. Et de ce fait, c'est impossible d'avoir Iman sans patience. C'est pour ça, comme dit l'Iman Ahmad, Allah Azza wa il cite... À sabre la patience dans 90 ayats différents dans le Coran Al-Karim, 90 fois cité dans le Coran Al-Karim. Lorsqu'une misère nous arrive, qu'est-ce qu'on dit Allah Azza wa Jal Il dit C'est ce qu'on dit lorsqu'une misère nous arrive entre autres. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors ils disent les égléma pour ce est de la hawla wa la illa Ça c'est c'est très commun les gens que lorsqu'un mal leur arrive ils disent quoi La que ça ce n'est pas ce n'est pas précis ce n'est pas juste ce n'est pas la bonne formule pour la bonne situation comprenez oui naam quelqu'un va dire c'est un dhikr d'Allah oui c'est un dhikr d'Allah mais chaque dhikr d'Allah il a un quoi un lieu précis comprenez Si quelqu'un fait une maçie, il a désobéi Allah Azawajal. Quelqu'un a désobéi Allah. Et il se sent mal qu'il a désobéi Allah Azawajal. Est-ce qu'il dit la première chose qu'il va dire, c'est « Alhamdulillah » C'est quoi, ça a, a pris un, un péché Qu'est-ce qu'on dit ?« Astaghfirullah » On ne peut pas dire comprenez « Alhamdulillah ». Vous Donc, C'est un zikr d'Allah Azawajal, mais contextualisé. Donc ici, « La hawla wa la quwwata illa billah » فَا هِيَا كَلِمَةُ سْتِعَانَةِ اللَّهِ كَلِمَةَ إِسْتِرْجَاعِن Il dit La hawla wa la quwwata illa billah Comme il dit Ibn Taymiyya ici, c'est quoi C'est une formule d'assistance, de demande d'aide d'Allah Azzawajal. Je demandais la force. Il n'y a pas de force que par Allah Azzawajal. Il n'y a pas de succès que par Allah Azzawajal. C'est relié au présent et à l'avenir. La hawla wa la quwwata illa billah. Demandez C'est une parole de patience pour le passé, ce qui est déjà arrivé. Comprenez Donc il faut utiliser. Elle dit ici. Alors qu'en réalité, beaucoup de personnes, quand ils disent. Ils disent ça, quoi Par jaza, pas par Il va crier. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit en criant inna lillahi wa inna ilayhi Vous avez déjà non mais est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui crie en disant la hawla wa la quwwata illa billah? Oui, alors quoi? C'est quoi? C'est du jaza. C'est une forme de jaza. C'est la personne elle est en panique, elle dit la hawla wa la quwwata illa billah alors que c'est pas la bonne. La bonne réaction ici, il faut la dire, faut dire le déker d'Allah Azza wa par patience sabran. <coughs> Allah azza wajalla di fi al-Qur'an al-Karim wa man yu'min billahi yahdi qalbah qala subhanahu wa ta'ala ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah illadhi subhanahu wa ta'ala toute musibah qui arrive c'est par c'est par l'ordre d'Allah azza wajalla per, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala wa man yu'min Je vous conseille de revenir au tafsir de cette aya dans surah at-taqabun. Voilà qu'il très brièvement qu'est-ce que les ulama ils disent. Ils disent que cette ayat là elle nous parle d'une misère, elle parle d'un iman bien particulier, imam Sadi Sa Il dit dans son tafsir al wa man bi Allah Il dit le message de cette aya c'est quoi C'est que Toutes les Massaibs arrivent par le, la volonté d'Allah, par le qadar d'Allah. Et que tout celui qui croit que les Massaibs n'arrivent que par le qadar d'Allah azzawajal, Allah guidera son cœur vers la patience. C'est clair. Que la patience, c'est quoi C'est un don d'Allah azzawajal. Même la patience en tant que telle. رَبَنَا أَفْرِقَ alayna sabran, Allah azzawajal, il te soutien par la patience. La patience c'est un risque, tout comme l'argent, la nourriture, c'est un risque qui vient d'Allah Azzawajal. Pour avoir ce risque, il faut quoi Il faut, ici, euh, comment on peut dire ça là Il faut renforcer, ou bien confirmer son iman en le qadar Que la mosiba est arrivée par le qadar d'Allah tel Que tout n'arrive que par le qadar d'Allah, incluant la mosiba, et qu'il n'y a pas de façon, il n'y a pas de façon de la changer. Maintenant qu'elle est déjà arrivée, pas de façon de la changer elle est là c'était le qada. on peut pas changer le passé Allah azza wa il l'a écrit et pour une hikma alors Allah azza wa va écrire pour la personne quoi va lui donner va guider son cœur vers la patience wa mayu min billah yahdi قَلْبَهُ Sa'id ibn Jubeir ainsi que Muqatil ibn Hayyan des Détabirin de ils ont dit la même chose ici pour ce tafsir de ils disent c'est celui qui fait le estirja ça veut dire il dit إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون alors Allah Azza wa Jal guidera son cœur celui lorsque quelque chose lui arrive de mal et il dit de façon sincère إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون Allah Azza wa Jal guidera son cœur vers la vers la patience et alqamah il dit huwa ar-rajul tusibuhu al-musiba fiya'lamu annaha min indillahi fayarda wa yusallim c'est quelqu'un qu'il y a une musiba qui lui arrive et qu'il sait que ça ça vient d'Allah azza wa jall alors il va avoir quoi taslim soumission à Allah azza wa jall et ar-rida le contentement OK encore une fois comme on le dit toujours faire la distinction ici entre le résultat Le résultat, on pourrait quoi Agir pour le changer dans l'avenir, dans le présent ou dans l'avenir. Il y a un mal qui m'arrive, il y a une maladie qui m'arrive. Qu'est-ce que je fais maintenant C'est... Je vais chercher la guérison. Tadaw, ibadallah, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelqu'un qui m'a fait du mal. Donc ça c'est ma zalim, c'est droit. Je peux toujours me plaindre auprès du juge ou bien je peux toujours me plaindre auprès de lui dire... « Rends-moi mon mal, répare le mal que tu as fait. » Ce n'est pas contraire au ridaï, c'est au contentement ou bien à la patience. Mais dans mon cœur, pour ce qui est du qadr d'Allah, je sais que c'est écrit par le qadr d'Allah, il y avait une raison et il n'y avait pas de façon de la changer. Parce que le moment où on ouvre ici la porte du shaytan, « Fa inna amal al shaytan » Oh si seulement j'avais fait j'aurais dû faire telle chose à la place, j'aurais dû prendre un autre chemin. Je n'aurais pas dû sortir aujourd'hui ainsi de suite. Alors là on est parti avec le shaytan on n'est pas ici dans le de, de, dans la dans la direction du qadar, iman bil qadar, on est là dans la direction de wasawis al-shaytan. Il y avait une question. Euh, ça c'est sourate al taghabun verset 11. Tout va être dans les notes, OK Inshallah, dans les notes dans les notes de cours ou bien dans les dans les mots clés. Toutes les ayats sont citées. Dans муслем, Muslim, le prophète عليه الصلاه والسلام il dit hadith d'Abu Hurayra, deux choses parmi les gens, ce sont deux choses de mécréance, la diffamation de la lignée et le cri Je pense qu'on avait parlé de ce hadith auparavant, donc je pense euh... Non, c'est un hadith qui était qui était proche de ce de dans le sens de ce hadith, mais ce n'est pas ce hadith en particulier. Donc là le prophète والسلام, il dit que il y a deux deux actions deux exemples de kufr dans les gens pas el-kufr il y a nakira il y a quoi ma'arifa vous savez nakira et ma'arifa dans la langue arabe ma'arifa c'est lorsqu'il y a el-le-kufr el-kufru el-kitabu le livre le livre nakira c'est lorsque ce n'est pas déterminé kitabun un livre il n'y a pas el kufrun du kufr Vous comprenez ta'amun de la nourriture ta'am c'est la nourriture c'est déterminé habituellement ça pointe vers quelque chose bien particulier alors les, la règle générale chez les ulama c'est que lorsqu'il y a kufrun non déterminé il n'y a pas al coffre. ça parle en général du coffre qui est mineur lorsque ça dit al coffre, c'est quoi c'est le coffre majeur c'est une tendance générale ici dans les textes alors ici le prophète صلى الله il dit quoi el ou -kuf -si, -si huma bihima -bihim que euh, les gens il, euh, ou bien il y a deux pratiques de kuffar chez les gens ça veut dire si c'est le kuffar mineur c'est pas le kuffar majeur qui fait sortir la personne de l'islam et le prophète صلى الله il mentionne ces deux pratiques première chose ici atta'nu fin c'est de critiquer ou bien de euh, de porter atteinte au nasab à l'origine de la personne l'origine ça veut dire les ses origines de famille surtout OK de la personne soit dire euh, Toi, de telle tribu, vous êtes une tribu de voleurs, de je sais pas quoi. Vous êtes des gens comme ça, des gens comme ça. Vous êtes. Ou bien les ulama ils disent, quelqu'un dira, ça c'est pas vraiment ton père, ok Donc de remettre en question son accepte de façon non justifiée, ainsi de suite. Que ça c'est du coffre. Si c'est du coffre, c'est un coffre mineur. Mais c'est un quoi Tout coffre mineur est un tout coffre mineur est un péché majeur. voilà okay? quelque chose, dès que quelque chose elle est appelé kufr ou bien nifaq ou bien shirk dans la religion d'Allah Azza wa Djal, c'est un péché majeur, même si c'est au sens ici du kufr ou bien nifaq ou bien ou bien shirk qui est mineur et la deuxième pratique qu'il mentionne, alayhi sallatou salam ce qui est celle qui est pertinente bien sûr pour le chapitre ici sur al-sabr ou bien section sur al-sabr, il dit alayhi sallatou salam wa niyahatu niyaha tu'ala al-mayyiti al-niyaha, c'est quoi ici al-niyaha, le mot Niyahha, c'est les lamentations. Ça veut dire le fait de, le fait de pleurer, de lamenter la personne décédée en criant, avec des pleurs à voix haute, avec des cris. Ok, donc dans le temps, les Arabes pour eux, niyahha, c'était le fait de chanter des chants funèbres. «Almayyiti ala wajjihittasokhuti ala al-qadar » «C'est que les... lorsque les Arabes, ils perdaient quelqu'un, ils perdaient un proche, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils exprimaient leur frustration vers cette mort, envers ce décès. En criant, et en faisant l'éloge de cette personne, ok, la personne, elle crie, elle dit, «Il était tellement courageux, il était le plus fort, il était le plus important chez nous, j'ai perdu mon meilleur fils, j'ai fait un chant de la personne. » Elle pleure et elle crie comme ça. Alors ça c'est un péché majeur, c'est niyaha c'est un péché majeur et c'est un c'est un kufr qui est mineur, c'est parce que c'est une forme ici encore une fois de frustration contre le qadar d'Allah Azza wa Jall et dans le hadith rapporté par Boukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit anabari un mina as-saliquh, je me dissocie de as-saliquh, ce qui c'est as-saliquh les ulama, ils disent ulémas d'Iz qui l'élève son sauta par le Celle qui pleure à la suite d'une catastrophe, celle qui pleure à voix haute, okay? qui va pleurer à voix haute. c'est pas pleurer en ayant des larmes, une tristesse, ça c'est une chose, c'est quelqu'un qui pleure à voix haute. Okay? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ici, saliqa au féminin, bien sûr, c'est parce que ça arrive plus souvent des, des femmes que, que des hommes. Euh, Na'am. أما الكلمات اليسيرات, إذا كانت صدقا لا على وجه التسخطي فلا تحرموا ولا تنافي تنف... تنف... الصبر الواجب euh, Imam Ahmad رحمه الله تعالى, il a dit maintenant, les quelques paroles, ok, quelqu'un qui exprime sa tristesse avec quelques paroles, non sur la frustration, c'est une simple tristesse, ok, qui exprime Avec quelques paroles qui sont véridiques, qui ne sont pas quoi Exagérées, qui sont véridiques. Alors ça, ce n'est pas contraire à, à sabre, à la patience. Nous avons dans Sahih al-Bukhari, Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté ce monde, alayhi sallallahu wa sallam, Elle a dit quoi ?« Ya abatahu ajab rabban da'a, ya abatahu jannatul firdawsi ma'wah, ya abatahu ila dibrila » نَنْعَاهُ فَاتِمَ رضي الله و تعالى encore une fois pas le temps de traduire ça mais elle a parlé du Prophète صلى الله عليه وسلم bien sûr en tant que père son père elle dit ô oh, mon père tu as répondu à euh, à l'ordre de ton seigneur à l'appel de ton seigneur ô oh, mon père tu es في الفرده au plus haut du paradis ainsi de suite rapporté par Al-Bukhari donc si faire la distinction entre des paroles ici motivées par la simple tristesse raisonnable normale et entre eux, des paroles quoi exagérer ça veut dire faire l'éloge pas vrai de quelqu'un qui est mort exagérer que okay. lui il était il était il était et aussi quoi avec une certaine forme de frustration ici contre eux, contre la le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala la même chose pour ce qui est de pleurer al-bukaa' al-yasir pleurer légèrement sans crier sans lever sa voix wala du'a bil-wayl sans faire quoi un du'a Ça veut dire bilwa'il. C'est quoi bilwa'il? Ça existe probablement dans différentes cultures, mais chez les Arabes, c'est alwa'il. C'est quoi? C'est faire duah contre soi-même. Que je sois maudit, alwa'il uli ya wa'ilah ya wa'ilatā wa'il wa'il. Ok, que je sois maudit, que je sois telle chose, faire duah contre contre soi-même. Alors ça, c'est bien sûr. Ça fait partie de cette niyāh des lamentations qui sont excessives et qui sont interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Taymiyyah rahmahullah ta'ala il di al buka'a 'ala al mayyit 'ala wajh al rahmah hasan mustahabb wa pleurer un mort pleurer quelqu'un de décédé un proche qui vient de décéder par miséricorde si la motivation c'est quoi c'est la miséricorde envers cette personne là qui est morte qui est décédée Il dit que ça c'est hasan, c'est bien et c'est même souhaitable et ce n'est pas contraire au contentement. La رضا par qadar Allah c'est pour ça dans Bukhari et Muslim lorsque le prophète sallallahu alayhi wa salam, il a perdu son père son, son fils plutôt Ibrahim, il a dit quoi Ali sallallahu alayhi wa salam, innal ayna lat innal que que j'ai les larmes aux yeux, ça veut dire les yeux en des larmes. والقلب يحزن Ил-Екојур етатристо. Mais, وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى مَا يُرْضِي رَبَّنَا et On ne dit que ce que Allah عز و جل accepte. On ne dit que ce qui satisfait à Allah Ta'ala, ça veut dire, on ne dit pas des choses qui sont fausses. Donc ici, contrôler encore une fois ces paroles pour ne pas parler par frustration, par panique, ou bien pour ne pas dire des choses qu'Allah, Azza wa il n'aime pas. Soit des choses qui sont fausses, ça veut dire de l'éloge exagéré, excessive, ou bien quoi des, des paroles, encore une fois, qui pourraient donner l'impression que c'est la fin du monde. Une femme qui va dire... « J'ai perdu mon mari, j'ai perdu celui qui me prenait en charge, je n'ai plus de quoi vivre après aujourd'hui, ma vie est terminée, ma vie est finie, j'ai cinq enfants, qu'est-ce que je vais faire avec ces enfants ?» Ok, Donc ça c'est quoi C'est niyaha ici, c'est contré encore une fois à au contentement ici. « Et l'homme Ali ibn Abbas marfou'an » On s'est rapporté par Bukhari et muslim. Hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait pas partie de nous. Il se dissocie, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de celui qui, khudud, celui qui, quoi, se claque. Les joues dans la balkhudud, la même chose. Le prophète a aussi mentionné ce qui est plus fréquent, mais c'est la même chose. Si frapper n'importe quelle partie du corps lors de al-musibah ou à chaque al, al -juyub, celui qui déchire le ju'ub, déchire les vêtements, le jaib, c'est ici cette partie ici quoi. C'est la partie. Les ulama ils disent le jaib, c'est l'ouverture. Je sais pas s'il y a un mot pour ça en français, mais hein, le, le col. Ok, le col. Donc c'est le col qui okay, la partie ici. Le jaib, c'est le col c'est le, le, le vide à travers lequel on fait entrer le vêtement on fait entrer la tête plutôt dans dans le dans dans une robe ou autre chose donc le col ici manchak al celui qui déchire encore qu une fois les arabes déchirer cela par frustration wa da'wa al jahiliya celui qui fait l'appel de jahiliya, ça veut dire le message qui dit des paroles de jahiliya, qui sont contraires au tawhid d'allah subhanahu wa taala que ça c'est contraire à l'action ici de c'est contraire à l'action ou bien c'est contraire au bon comportement du musulman. c'est pour ça le prophète il dit il se dissocie les ulama ils disent Ce, ces textes là qu'est-ce que ça veut dire lorsque le prophète il dit dans n'importe quel hadith laysa minna rashana. Man rashana fa laysa minna. à chaque fois que le prophète il dit il ne fait pas partie de nous je me dissocie de lui c'est quoi lui c'est quoi son chukm? comment on interprète cela Donc, soit le sens. Donc, on va pas dire ça veut dire il est kafir. Ok, on va pas dire, ça veut dire il n'est pas musulman. Ce Voir, c'est pas ça le sens. Certains ulama, ils disent ça veut dire il n'est pas sur notre bonne droiture, sur notre bon chemin, sur le chemin de la sunna. C'est ce pas ça les bons musulmans. et ça c'est important ici que ce n'est pas tout muslim qui est Min, il est musulman, il fait partie de nous en tant que musulmane. Mais celui qui fait quoi les mauvais actes, les mauvais accents qui sont clairement contre l'islam, alors là on peut dire quoi l'islamine pas dans le sens où il est kafir, il fait pas partie de notre communauté, mais il ne nous représente pas. Ces accents ne représentent pas notre voix, c'est pas ça notre façon de faire nous en tant que musulmane. C'est pas ça nos achlars, c'est pas ça notre din, c'est pas. Ou certains éleves, comme on a déjà parlé de ça, je pense la dernière séance ou celle d'avant, ils disent هذا من نص اللوائيد لتكون أبلغ Ça c'est les textes de Luiyid. Rappelez-vous, on a dit que certains des salaf, des plus ancêtres, ils disaient que ces textes là de Luiyid, tout en N'adhérant au principe qui ne signifie pas nécessairement le coffre. C'est pas pour faire sortir partir la sortir la personne de l'islam. Mais qu'est-ce qu'on va dire Plusieurs des salaf ici, comme Ahmad, Raheem Taala, ainsi que euh, plusieurs autres autres uléma. Qu'est-ce qu'ils disaient Là tout La même chose ici pour Sofiane Thaouri. Il disait on fait pas d'interprétation de ces textes. On les mentionne comme il est, comme ils sont mentionnés par le prophète sallallahu Pourquoi Pour faire quoi Pour qu'ils pour qu'ils aient leur leur effet, واضح. On va pas dire le prophète sallallahu alayhi wasallam, il a dit celui qui fait telle chose, laysa minna, il fait partie, fait pas partie de vous. Mais il y a Yohanna, sur le moon, sur le minbar, je vais vous dire, faut pas vous inquiéter, ça veut pas dire il est devenu kafir, vous êtes pas un kafir, OK? Mais c'est juste que le sens, il est différent. Alors qu'est-ce que ça va faire ça? Ça va ça va enlever le le choc ici, OK? ça le choc. ah ça veut dire juste que je suis pas la, la meilleure personne mais ça je le sais que je suis pas la meilleure personne c'est pas grave mais je suis encore musulman donc certains des salaf ils disaient que ces textes là on les récite comme ils sont on les transmet comme ils sont pour qu'ils aient leur effet de de choc ici de de zadar en quelque en quelque sorte دعوة c'est quoi al-Jahiliya » les uléma ils disent l'appel de l'ignorance le message de l'ignorance comme ils disaient certains Aï, walhafa, wakbda, wancira. Ok, donc tout ça c'est des mots qu'ils avaient des paroles, mais de nos jours, bien sûr, c'est pas des paroles comme ça malheureusement. De nos jours, c'est quoi C'est fouchoul kawul, c'est des gros, des gros mots et ainsi de suite que les gens disent lorsqu'il y a des catastrophes qui arrivent. Tout ça, ça rentre dans ce hadith. Tout celui qui dit des gros mots, des choses mauvaises lorsque des choses, de mauvaises choses lui arrivent, et eh bien, ça rentre dans Ça rentre dans ce hadith ça rentre dans ce hadith du prophète عليه الصلاه والسلام والله اعلم. Euh طيب نزاف بخصه حديث انس رضي الله تعالى عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا وإذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith uh, authentifié entre par Albani الله Que si Allah Azza wa il veut du bien pour son serviteur, il va lui précipiter la punition dans la vie de l'Hayat Hayat Dunya. Il va le punir dans la Dunya. Alors que si Allah Azza wa veut du mal pour son serviteur, il va lui laisser ses péchés pour la Akhira, pour qu'il puisse payer pour ses péchés dans l'au-delà. Ça veut dire ça fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, quoi D'être puni dans la Dunya. Donc même lorsqu'on parle de la punition dans la Dunya, La punition dans la dunya qui ne touche pas la religion, comme on va voir en Charles et qui laisse un délai pour la personne. La personne, Yaghab, Azoudel l'a puni alors qu'elle est en santé, elle est que que ça peut être du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala même la punition ici c'est un bien c'est pas seulement l'épreuve qui est bonne même la punition ça peut être un, un bien pour le serviteur même si c'est moindre que l'épreuve mais ça peut être un bien pour le serviteur qui est un croyant qui aime Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans l'autre hadith du prophète alayhi salat wa <'en> salam <t> ذکرت عند رسول الله <'en> صلى الله عليه وسلم quelqu'un a mentionné al la fièvre en présence de, du, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a insulté OK quelqu'un a dit euh, devant le prophète sallallahu sallam ah la fièvre elle est telle telle ah la fièvre elle est telle elle est telle, elle est telle alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quoi la tashubaha ne l'insulte pas n'insulte pas la fièvre فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديث ou al hadith ou comme a dit sallallahu alayhi wa ne l'insulte pas car elle purifie La personne de ses péchés, tout comme le feu, purifie les métaux. » le fer ou bien les métaux en général, ça va les purifier. Donc, tout comme ici la fièvre, c'est comme un feu, ça brûle, c'est un peu chaud, alors ça purifie la personne, ça purifie la personne de ses, de ses péchés, aussi authentifié par l'Albani, en passant, certains des Salaf s'ils si passaient toute une année, une année se passait, sans qu'ils ne soient testés par Allah, par une maladie légère, comme ça, comme la fièvre, ou autre chose, ils s'inquiétaient de leur imam, de la véracité de leur de leur immense ça veut dire ils voyaient que ce genre d'épreuve là comme la fièvre et autre chose c'est un bien dans l'arzahodil qui les purifie de leur de leurs péchés la punition il y a trois formes de punition trois exemples de punition comment est-ce qu'arzahodil pourrait punir l'un de ses serviteurs al hukuba tufidin La punition dans la religion, dans la dîn, dans la foi. Et ça, c'est la pire des punitions. Et ce n'est pas cette punition-là qui est bonne pour la personne. Ok, On parle de quoi ici, punition dans dîn C'est lorsque la personne, جل, لها, la personne ne, ne porte même pas attention à ça, son iman va descendre. La personne, elle devient insensible à la désobéissance, au péché. Elle devient insensible au munkar. Ça, c'est une punition. c'est pas la bonne punition. c'est pas ici la punition qui est miséricorde d'Allah Azzawajal. billahi subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit, entre autres, c'est parce que cette, cette punition-là, elle éloigne la personne d'Allah Jalla. C'est un signe ici du cœur qui devient scellé. Iyadam billahi subhanahu wa ta'ala qui s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième forme, c'est Punition dans l'âme, dans le corps, comme les maladies, comme les décès perdre un proche et ainsi de suite et troisième forme c'est quoi c'est la punition dans dans l'argent dans les biens qu'un orsi ou a fait soit que les biens la richesse va définir ou, ou bien va, va diminuer excusez-moi ou bien qu'elle va tout simplement disparaître quelqu'un qui va perdre sa richesse ça pourrait être une punition d'Allah subhanahu wa taala pourquoi qui pourrait nous donner l'exemple jazakum min jinsil amal qu'est-ce qui pourrait mener à punition dans dans les biens à la richesse ne pas, ne pas payer la zakat OK ça pourrait être la chose la plus grave ça peut être parce que l'argent n'est pas pleinement halal parce que la personne n'a pas payé certaines de ses obligations quelqu'un qui a l'argent mais qui ne veut pas rembourser ses dettes Okay? de peur que sa richesse va diminuer. Et lui, il ne veut pas rembourser ses dettes envers les autres et ainsi de suite. Peut-être Allah Azza wa va le punir avec la perte d'une partie de sa, de sa richesse. Alors, si Allah Azza wa il veut du bien pour quelqu'un, pour un croyant, peut-être il va le punir dans la dunya, ça veut dire dans la santé, dans le corps, dans la vie, ça veut dire perdre des proches ou bien ça pourrait être aussi dans, dans les biens on comprend c'est c'est la la moindre des formes de de punition y a « arhamu al-Abdi abdi et si Allah Azzawadeh ne veut pas du bien pour la personne du eh bien il va il va laisser sa punition pour l'akhira wala adhabul akhira ashad wa abqa c'est la pure des punition yadh subhanahu wa ta'ala c'est pour cela qu'on doit toujours quoi euh, on doit comment on peut dire ça il euh, y a un mot qui existe pour ça mais on doit accepter, on doit développer dans notre cœur-là cette réaction-là et cette pensée-là d'accepter certaines punitions, certaines épreuves de la vie, ainsi de suite, que même si c'est une punition, la punition de la dunya est moins pire que la punition de la punition de la dunya, elle est passagère. Elle est passagère et elle est toujours quoi? Relative. Elle est toujours commune. Elle est toujours quelqu'un qui souffre d'une façon qui est qui est pire ou bien d'une façon qui est comparable. Il n'y a pas une vie qui est parfaite. Donc, ça fait partie de la rahmée d'Allah Azza wa Oui, Akhi. Punissant dans l'âme, comme on a dit, soit que c'est la maladie, donc c'est toi-même, ok, ou bien c'est la mort. Mais si la mort, ça serait la mort d'un, d'un proche. Pas là. Si c'est ma mort à moi, je suis mort. Il y a plus, il y a plus de punition en tant que tel, C'est, c'est une, une mort. En lien avec les émotions, les... Comment ça, les émotions? C'est euh, punissant dans l'âme. Non, ça, Si tu perds un proche que tu aimes beaucoup, tu vas, tu vas être très très attristé. al la mort pour lui, c'est la mort. C'est pas une punition pour lui. Ça c'est sa mort. Kullu nafsinda al-maut. Le hadjel, le ajal, il ne change pas. Mais Allah azza wa jalla l'a envoyé à tel moment de telle façon. Peut-être c'est une punition pour moi, ok? Parce que j'ai fait. Ok, donc encore une fois, on pourrait donner des exemples un peu extrêmes dans la vie, extrêmes, et ça en général on les trouve quoi? Encore une fois, ébarotérire dans les leçons de l'histoire, ok? Un roi, un juge, quelqu'un de puissant, il a injustement exécuté le fils de l'un de ces opposant, injustement, il le sait qu'il le fait injustement il l'a puni tout de suite avec la mort de son propre fils celui qu'il aime le plus vous comprenez alors là on va voir tout de suite le parallèle qu'il y a un lien entre entre les deux une punition d'Allah parce que tu as attristé l'autre voilà la tristesse qu'Allah il t'a donné non. oui Comme on a dit, on peut pas, on peut pas toujours. On a parlé ça tout à l'heure. Okay, donc, on veut pas, on veut pas donner toute la réponse, sinon on va pas passer au reste du contenu. Mais comme on a dit, ça dépend de la situation. Parfois, l'épreuve, elle est clairement une épreuve. Parfois, la punition est clairement une punition. Parfois, quoi Il y a un mélange entre les deux. Parfois, on peut pas distinguer. Allahu Ta'ala, Allam. Allahu Ta'ala, Allam. C'est pas nécessaire de savoir. C'est quand est-ce que c'est une épreuve, c'est quand est-ce que c'est quoi, une punition. Plus important pour le mu'min, toujours être patient, endurant de un, et de toujours aussi quand le bien nous arrive, mais aussi quand le mal nous arrive, ça doit, être, ça doit nous bousculer encore plus pour faire tauba, et faire nos, la révision de nos œuvres et revenir vers Allah Azza wa Jalla et ainsi de suite comme Allah subhanahu wa Ta'ala nous cite dans le Coran Karim "fala'alla idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum bakisi" bien sûr le croyant toujours il doit revenir vers Allah Azza wa Jalla toujours va, doit faire la tauba OK mais encore plus lorsque le mal lui arrive c'est une moti la, la motivation est plus grande pour faire la tauba le, le euh, comment on peut dire ça Les conditions sont plus réunies sont plus propices ici. Nous devrait nous pousser plus à faire la tauba. Il y a des gens qui oublient Allah Azza wa lors de la lors des bonnes lors des bons temps, ça c'est la majorité des êtres humains. Mais ceux qui oublient Allah Azza wa même lors du mal, ça c'est pire encore, c'est extrêmement grave, ça veut dire que le cœur est vraiment dur siyad billah Azza wa Jall. hadith du prophète صلى الله عليه وسلم aussi Uh, authentifié ou bien Hassan selon Тирмиди ainsi que al il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam إِنَّ عِضَمَ الْجَزَاءِ مع عِضَمِ الْبَلَاءِ que l'importance de la récompense la grande récompense c'est avec quoi la grande épreuve وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَا إِذَا أَحَبَّقَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ si Allah Azza wa Jal il aime des gens il va les éprouver فَمَنْ رَضِيَا فَلَهُ الرِّضَا Satisfait, « Allah Azza wa Jal » sera satisfait de lui. « وَمَنْ سَخِتَةَ »« Celui qui a le « sakhat » qui est frustré eh »« Et bien Allah Azza wa Jal sera insatisfait de lui. »« Falahu as أَسْخَتَةَ » Ici encore une fois le al-jazah ou min jin sil amal »« Conséquence de la même nature que l'action »« La rétribution de la même nature que l'action »« Tu es satisfait du qadar d'Allah Azza wa Jal »« Allah Subhanahu wa ta'ala sera satisfait de toi » et le contraire dans l'autre hadith aussi authentifié par Tirmidhi Al-Bani rapporté par Darimi il dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam lorsqu'on a questionné sur ashadun nasi qui sont les personnes les plus éprouvées alors il dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam al anbiya les prophètes et puis après ça les salihin thumma salihun les gens pieux thumma al amthal fa al amthal yubtala ar après ça selon le degré de l'Iman de la personne, le plus que la personne, elle a, comme il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, in kana fi dinihi salaba, ishtadda bala'uhu, celui qui son dit, il est fort, Allah azzawajal, va lui donner des épreuves, qui sont, fortes, de façon équivalente, wa in kana fi dinihi rikka, celui qui a une faiblesse, dans son Iman, Allah azzawajal, il te l'y à la cadre d'inihi il va l'éprouver selon quoi le niveau de sang de sang, iman pourquoi encore une fois miséricorde et hikma d'allah azza wa sagesse d'allah subhanahu wa ta'ala parce que celui qui a un faible iman si allah azza l'éprouve avec quoi une grande épreuve il va il va échouer alors que celui qui a iman très élevé allah azza lui dans les grandes épreuves pourquoi pour plus de hadr pour que son iman monte encore plus et pour qu'il soit encore dans un degré plus élevé fi al jannah Vous voyez non. excusez moi juste la dernière phrase du hadith ici <t 'en fait> <t 'en fait> le prophète, parfois que l'épreuve ne cesse pas d'arriver à la personne épreuve après épreuve jusqu'au point que la la personne elle marche sur cette terre sans péché. Tellement il a été éprouvé, il marche, il n'a pas de péché sur lui. Vous comprenez Tellement la personne a été éprouvée comme dans ce hadith ici, authentique du prophète alayhi sala wa Donc ici, c'est un hadith qui est clair, sarihin, sur le fait que ce que Allah azzawajal il aime, eh bien, il va Les éprouver. C'est pas la simple épreuve qui est un signe que Allah azawajal C'est l'épreuve, mais aussi suivi par la suite de quoi? De la patience de sabr. Ça c'est un signe que Allah azawajal aime cette personne. Vous aviez une question? Oui, allez-y. Non. Certainement, si la personne n'est pas très éprouvée, que son, que son iman quoi il est? n'est pas si élevé que ça, ok? Pas à chaque jour nécessairement, mais en, en général. Si quelqu'un dans la vie n'est pas, pas éprouvé, ok? Si quelqu'un n'est vraiment pas éprouvé du tout, du tout, du tout, tout marche bien toujours, il y a des questions qui, que la personne devrait se poser, ok? Si, si la personne n'est pas du tout éprouvée, Tout va bien, tout marche bien, toujours, dans toutes les situations, pendant des années. Tout le monde t'aime, tout le monde est d'accord avec toi, tout le monde n'est contre toi, tu n'as des problèmes avec personne, ok euh, Santé, 100%, argent, 100% et tout. Alors là, il faut, il faut vraiment se poser des questions. Okay? Après ça, donc, toujours le mot, il est, mais il est éprouvé. Ça, c'est ça, ça, clair dans plusieurs textes, dans plusieurs hadiths. On n'a pas le temps de découvrir tout, tout, tous maintenant. Mais c'est la nature de l'Iman de venir avec des des épreuves de venir avec des des épreuves même celui qui n'a pas des épreuves comme Ibn Al-Qayyim même celui qui n'a pas des épreuves d'autre nature OK Ibn Al-Qayyim il nous parle que Allah عز pourrait l'éprouver avec quoi avec Shayatin qui vont être contre lui ainsi de suite Shayatinul Jin Shayatinul Ins alors les épreuves vont venir par elle-même واضح Et ça encore une fois, il y a il y a des choses derrière ça. Même si on devrait se contenter des hadiths, hadith c'est clair pour nous, mais juste pour expliquer à 'aql encore une fois, c'est logique. C'est logique. Wa lillahi al-mathalu al-a'la, la'azawjil le meilleur exemple. Est-ce que tous les athlètes reçoivent la même le même défi, les mêmes épreuves Non. Ça serait complètement quoi Illogique et contraire à la sagesse. Nastahakiman. Est-ce que tous les élèves reçoivent la même épreuve Quelqu'un qui amène une épreuve d'université qui la donne à des étudiants du secondaire. Est-ce que ça serait logique, sage Non. Et le contraire aussi. Quelqu'un qui prend une épreuve du primaire qu'il apprend à l'université. Qu'est-ce que les gens vont dire Tu te moques de nous. De nous. C'est pas pour moi. Wadih. Donc, Allah Azza wa il est Al-Hakim, subhanahu wa ta'ala. Un autre point. Et ce point-là, même les kouffars de nos jours, plusieurs des kouffars, ils le comprennent. Comme j'entendais quelqu'un fois qui parlait, quelqu'un de connu mais qui n'est pas qui n'est pas un musulman, quelqu'un comme on dit qui est muta'un indakumi. Il y a des gens qui le suivent, beaucoup de personnes qui le suivent, qui font confiance. C'est comme un, quasiment un, un prophète ou un alim chez eux. Voilà. Et qui disait que qui parlait de de plusieurs personnes que lui connaît qui sont entrées dans quoi dans la dépression totale et dans Et lui, il dit que je crois, ce que lui, ce que lui croit sincèrement, c'est que ce qui manque à, à ces personnes-là, c'est quoi C'est des défis dans la vie, que ces personnes-là devraient quoi Devraient trouver des problèmes, des défis, s'inventer des défis, des choses difficiles. Vous comprenez Parce que c'est ça ce qui enlève de... Donc, un, une certaine présence de défis, contrairement à ce que les gens pensent, certaine présence de difficultés, de défis dans la vie, eh bien, ça fait l'effet contraire de ce qu'on pense. Ça enlève la tristesse. Comprenez, c'est pas toujours les difficultés qui amènent les tristesses comme les gens pensent. Non, au contraire, comme on le voit en Occident surtout. Et il y a des, en passant, il y a même des études qui ont été réalisées sur cette question-là, des études. Je dis pas toujours que des études. Je suis pas, de, je suis pas parmi les gens qui croient que les études c'est toujours sacré, ok Mais simba comme on dit, c'est un plus qu'on ajoute. C'est du décor qu'on ajoute à notre argumentaire ici. C'est qu'il y a des études qui ont été faites et qui prouvent. Que même en Occident, les personnes qui sont les plus pauvres, qui ont le moins de moyens, le moins de confort dans la vie, quoi, sont beaucoup moins dans la dépression et le suicide et ainsi de suite que les gens qui sont riches et qui vivent dans le confort. Parce que les gens qui vivent toujours dans le con, qui arrivent à un certain seuil, qui ont tout, après ça, ils ne trouvent plus de, il y, y, y a plus de sens dans la vie surtout s'ils si connaissent pas Allah Azza connaissent pas ils ne connaissent pas il n'y a plus de sens dans la vie il n'y a, a rien à faire dans la vie alors c'est quoi qu'il faut faire c'est quoi la prochaine chose il n'y a plus rien c'est un vide comme on dit si c'est plate alors que celui qui a des difficultés est toujours occupé par résoudre des problèmes trouver des solutions c'est pas dire ici qu'on devrait aimer les difficultés ou aimer les problèmes mais c'est de la Hikma d'Allah Azza qui va envoyer des difficultés et qu'il va éprouver ses serviteurs subhanahu wa ta'ala C'est clair Taïf. Passons maintenant à une autre grande section. On a de grosses sections aujourd'hui. Beaucoup de contenu qui est très important. Une autre grosse section aussi importante que la patience. On va parler maintenant de quelque chose qui est négatif. Quelque chose qui est interdit dans la religion d'Allah Azzawajal. Et qui s'appelle le ria, l'ostentation. Et c'est contraire, bien sûr, au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi l'ostentation Eh bien, c'est le fait de faire des actions pour autres qu'Allah azza wa ta'ala, des bonnes oeuvres pour autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je le sais, on va avoir beaucoup de questions sur sur ce chapitre ou bien sur cette question euh, en particulier, tout comme pour la patience. Taïm. Euh, « Al-riya u-shirkun bil-lahi » Wallahu subhanahu wa ta'ala laiqbalu illa l'amalan khalis »« Allah azza wa ta'ala inaccepte que le ikhlas » que les actions qui sont sincères pour Allah Azza wa Jal, qui sont faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, le riyah est une forme de shirk comme mentionné dans les hadiths. C'est une forme de de shirk. On va voir qu'en général, c'est shirk mineur, péché majeur, mais shirk mineur. Mais ça pourrait, dans certaines situations, c'est du shirk majeur. Iyad ambillah, subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب Al-riya. riya al c'est parmi les actions du cœur. Min a'mali al Parce que le Riyah, l'ostentation, est liée au concept de la Niyah. Le Riyah, ici, c'est quoi C'est une nature, c'est une couleur de la Niyah. Niyah, l'intention. Et la Niyah, elle se trouve où Dans le cœur. C'est la motivation, ok On parle beaucoup de ça, le hadith Innamal A'maloub Niyyat, l'étude du premier hadith des 40 hadiths, en détail de Ibn Taala. donc, L'intention, son lieu central, c'est le cœur. Ce n'est pas nécessairement quelque chose d'exprimer. C'est dans le cœur. al-qalb C'est la volonté, c'est la justification, c'est ce qui motive l'action de la personne. Alors, soit c'est la bonne couleur ou c'est la mauvaise couleur. La bonne couleur, si l'intention, elle est pour Allah Azza wa Jalla et pour l'akhirah. La mauvaise couleur, c'est soit qu'l'action elle est pour les autres pour les gens ou bien elle est pour la dounia comme on va le voir dans la section juste après incha'Allah azawajal dunya Allah subhanahu wa ta'ala comme on a dit n'accepte que l'ikhlas le que les actions qui sont sincères au subhanahu wa ta'ala le mot riya il vient de raa yuraa ay qama bil'amal yaraahu nas donc le mot riya ici il nous rappelle un autre un autre verbe connu dans la langue arabe qui est quoi Yara, il voit ce que je vois. Tara, ro'ya. Ok, ro'yatun, ro'yatukana, la vision. Donc ici, c'est relié à l'image. C'est pour ça les ulama, ils disent, rien dans son sens initial, c'est quoi Faire les actions pour que les autres nous voient. Pour s'exposer à ce que les autres voient. Et, relié à ça aussi avec le riya c'est quoi On a aussi... As-sum'a, dans le hadith du Prophète, sallallahu alayhi wa Man samma'a samma'a allahu bihi, wa man ra'a allahu bihi. Le Prophète, sallallahu alayhi wa il fait le lien entre la, le riyah et la sum'a. Sum'a, c'est quoi? C'est sam'a, ici, si c'est l'écoute. Ça veut dire celui qui fait des œuvres pour que les gens entendent parler de lui. Vous voyez? Donc, les deux, c'est la même chose. Soit faire des actions pour que les gens te regardent, ou bien faire des actions pour que les gens entendent parler de, de toi, ou bien parler de tes œuvres aux autres, et ainsi de suite. Шар'ан, dans الإслам, c'est quoi la définition de Riyya أداؤ العبادتي من أجل أن يراه الناس فيعظوما عندهم c'est le fait, écoutez bien cette définition, le fait de faire des adorations, donc déjà Riyya, définition de Riyya, ça exclut toute autre action qui n'est pas quoi une adoration, les actions qui ne sont pas des عبادات dans la religion d'Allah Azzawajal, ce c'est pas de du Riyya ici, c'est pas du shirk le qui est chirk, ça peut être riyā au sens linguistique mais pas le riyā qui est qui est chirk, ok? Quelqu'un il va il va courir devant les gens pour que les gens regardent à tel à quel point il est rapide, il peut courir rapidement. C'est pas ria. et si c'est pas chirk, euh, il va dire je vais courir très vite pour que les gens ils disent ana je suis quelqu'un qui court, je suis un athlète très très rapide. On va pas dire ça c'est du chirk mineur que tu as fait. Parce que ce n'est pas une ibadah. Donc, première chose, ça doit être une ibadah. De eux, de deux. Afin que les gens puissent le voir. Il veut attirer les regards des autres. Troisième chose, parce que parfois, on peut faire une ibadah pour attirer le regard des autres. Et c'est pas rien. Comme on va le voir tout à l'heure, Inch'Allah, Azza wa Jal. Troisième critère, pour chercher de l'importance dans leur cœur. Comprenez Je fais une action qui est et je la fais pour attirer le regard ou l'attention des autres et avec quoi La quête ici en quête d'importance, de respect. Je veux qu'ils me respectent, qu'ils me valorisent. Je cherche de la valeur envers eux. Je cherche à les satisfaire. C'est ça ce qui est ici. Riyad Billahi subhanahu wa ta'ala. Quelles sont les formes de ibadah ici? Quels sont les akhams de riyā? Quand est-ce qu'une action est riyā ou bien elle est Donc il y a plusieurs formes ici. Ok. Donc s'il vous plaît bien vous concentrer parce que c'est ça qui va nous permettre de répondre à différentes situations et de ne pas devoir euh, prendre situation par situation et répondre. Donc comprendre le principe. Une fois qu'on comprend le principe, charlas au c'est c'est facile. Ça sera facile de d'appliquer ces principes-là sur les différentes situations. Alors, قال العلماء ulama. Les ulamas, ils disent Antakouna, cas numéro 1 Antakouna a'amaluhu jami'an ria'an Tami'uha ria'an. Le premier cas, c'est lorsque toutes les actions, toutes les ibadat de la personne dans sa vie, c'est quoi C'est ria'an. Toutes les bonnes actions qu'elle fait, c'est pour attirer l'attention des autres, pour être respectée, aimée, valorisée, Pour que les autres soient satisfaits de toi. C'est quoi ça C'est quoi son hukm Donc ça c'est quoi C'est un shirk akbar parce que c'est exactement ça ce qu'on appelle l'hypocrite, le munafiq pur. Ça veut dire lui, il ne cherche aucunement que Allah soit satisfait de lui. Ibadah pour Allah, ikhlas pour Allah azzawajal n'est presque pas, si ce n'est pas du tout présent dans sa vie, ça c'est pas un musulman, ça c'est un mounafiq. Ok, c'est ça les gens que dans al dit quoi? Inna <médian> al qui vont être au fond de l'enfer. C'est les pires des gens auprès d'Allah subhanahu wa taala. C'est ce qu'on appelle al-mounafiq al le mounafiq pur et dur, hypocrite. Ça veut dire celui qui est un kafir en réalité. Ce n'est pas un musulman, c'est un kafir mais qui porte un masque. Ones d'accord sur ça C'est вадих C'est clair Таји. Нумеро 2. Аниакуна амалун мин а'малихи дахалаху рияун. Donc là, on va prendre l'autre situation qui est la plus commune. Bien sûr, celle qui est la plus difficile à nuancer ici. C'est pour le mo''min. c'est pas un mo'nafiq. Mais que il y a l'une ou plusieurs de ces actions qui ont été mêlées avec du rия. Dès qu'il y a un peu de rия, ça empoisonne le tout. Mais regardons ici les détails. Lehu Halani, cas numéro 1. Donc, on va revenir ici, on va faire un reset, ok On a parlé de celui qui a toutes ses, toutes ses actions, c'est Lui, c'est quoi C'est Munafiq, ok Mais là, pour ne pas compliquer la classification, on va l'oublier, lui. Maintenant, on va se concentrer, on va dire, juste celui qui est momin mais qui a une action ou plusieurs actions qui sont Riyah. Alors, cas numéro 1. اَن يَكُونَ عَمَلٌ او اَن يَكُونَ الْعَمَلُ مِنْ أَصْلِهِ رِيَة Que l'action soit initialement, depuis le début, sa motivation première, ce qui l'a engendré, c'est quoi C'est رِيَة. L'action n'est pas, quoi accepté Auprès d'Allah عز. قَوْلًا وَاحِدًا Sans aucun doute. Cette action-là, c'est du رِيَة. Pêché majeur, شيرк mineur, pas accepté auprès d'Allah عز. Vous êtes d'accord Celui qui a vu que son voisin a creusé un puits pour les orphelins, par exemple. Et là, les gens parlaient du bien de son voisin. Il se dit Ah, c'est honteux si moi je fais pas la même chose. Moi, je suis aussi riche que lui. Je vais aussi moi creuser un, un puits. Je vais écrire un petit hadith sur le puits comme ça, ardu bihi Comme ça, les gens vont, vont pas me critiquer ou penser du mal de moi. Ils vont, moi aussi, me remercier. Ça c'est quoi Cette action-là, elle est quoi Égal zéro. Dans le négatif même, parce que c'est un péché, quoi, qui est majeur. Aucun doute sur ça. Waade. Allez. Numéro 2. An yakuna aslu al-amalilillahi, thumma tara' alayhi riya'. Là, La, si l'action, elle est, donc, on commence, je vais écrire ici pour que ça ne soit pas compliqué. Donc, original, ria, c'est quoi C'est zéro. Maintenant, si l'action originale, elle est pour Allah. Mais, il y a du ria qui vient comme un parasite qui vient, qui vient intervenir en parallèle. Lors du processus de l'action. Lors de la salette de la personne. Lors de sa récitation du Coran. C'est pour ça que ça, vous pensez, c'est plus, euh, plus présent dans, quel, dans quelles actions, dans quel type d'action? Hmm? L'action en groupe. Les actions qui durent dans le temps. que okay, Des projets. Donc, ça, ça, ça dure. Donc, là, le plus que ça dure, le plus que peut-être il va avoir des... Okay, donc, c'est normal. Alors, ils disent les ulama, lui, on va aussi le classifier en deux situations. « An yujahida nafsahu »« Mujahada » Ici, « Mujahada » C'est quoi « Mujahada » C'est qu'il s'efforce à repousser, c'est des pensées. Le Riyah ici, c'est de simples pensées qui interviennent lors du processus. C'est okay « waswasa » de « Shaytan c'est « hadith » ou « nafs », c'est son « nafs » qui lui dit de faire du Riyah, ainsi de suite, Pense. Si nafsahu, il repousse ce genre de pensée, okay, alors là, c'est quoi C'est juste, encore une fois, ça fait partie de l'ouest, soit ça que on ne peut pas échapper à cela et on n'est pas blâmable pour cela. Donc ça, c'est n'est pas du lien en tant que tel. On n'est pas responsable pour ça. Si la personne, elle fait al moudjahed, elle rejette ça à répétition, elle s'efforce à toujours réviser son intention pour qu'elle soit liwajillahi subhanahu wa ta'ala. Deuxième cas, C'est quoi C'est que le Riyah va l'emporter, va effectivement venir modifier l'intention de la personne. Initialement, la personne faisait pour Allah Azza wa mais avec le temps, le Riyah commence à prendre le dessus, et avec le temps, l'action commence à devenir pour Allah et pour autre que Allah Azza wa Ici, lorsque le Riyah va quoi Va s'installer. On peut dire le Riyah va s'installer. Alors, là, les ulama, ils font la distinction. Est-ce est -ce que c'est clair jusqu'à maintenant On est dans quoi On est dans quelqu'un qui a fait l'action pour Allah initialement, mais que le Riyah est intervenu en cours de route, et que plus que ça, il n'a pas pu repousser le Riyah, il est un peu content, il accepte, il est ouvert au Riyah. Et commence à quoi De laisser s'implanter dans le cœur, et l'action la, devient maintenant pour Allah et pour autre que Allah, ou bien seulement pour autre que Allah, Azza Alors les ulama, ici, vont faire la distinction entre مَا كَانَ أَوَلُهُ لَا يَرْتَبِطُ بِآخِرِهِ Il y a des actions, écoutez bien ça, il y a deux types d'actions dans deux types de bandes-oeuvres. Il y a des, des bandes-oeuvres qui partent en bloc. Une seule unité. Des actions qui, sont quoi? Une seule unité. Soit elle est là, ou elle n'est pas là. Qui pourrait nous citer un exemple? لَسَلَتْ Est-ce qu'on peut faire Salat l'Iша seulement 3 rak'a vais faire 3 rak'a avec oudu, 1 rak'a sans oudu. Je vais avoir un tiers du hadr. Alors moi, j'ai fait tiers de Salat l'Iша, c'est moins c'est moins pire que ne pas faire Salat l'Iша. Est-ce que ça passe Non. Donc, soit la Salat est valide, ou bien elle n'est pas valide. Si quelqu'un est parti en rire dans sa Salat Au dernier tashahud juste avant Salam, qu'est-ce qu'on dit de sa lettre Invalide, Il doit la refaire. Il va pas dire ah non, starfuroh là, je vais refaire le tash -tash tashahud et Salam. Toute la salade doit être reprise. Vous comprenez Donc ça, c'est les les, les riba'deth qui sont en bloc, une seule unité, une seule chose. Il y a d'autres riba'deth qui ne sont pas en bloc qui sont quoi une continuité de petites unités comme ça que chacun chacune peut avoir son propre hukm comme quoi comme la récitation du Coran Qur tilawatul Quran en récitant le Qur'an, est-ce que il se pourrait que Allah Azza wa il te récompense pour la première les premières 5 minutes de récitation du Qur'an et pas pour les 5 minutes après? Oui. Ça peut ou bien la récompense pourrait être différente ou autre chose donc là les ulama ils disent dans ce genre de situation là <rire> les actions qui se développent qui ne sont pas un seul bloc les actions qui sont des petites unités alors dans cette situation là si l'uriya l'emporte après 5 minutes après 10 minutes qu'est-ce qui devient invalide c'est ce qui vient après donc là Si dans ma salat, la troisième raka'a, ma salat, elle devient pour autre que Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un autre cas. On va parler de ça maintenant, Incha Allah Azza wa Jal. Mais si dans ma récitation du Qur'an, j'ai commencé à réciter le Qur'an pour Allah Azza wa Jal. Après 10 minutes, c'est devenu pour Allah et pour autre que Allah Azza wa Jal. Eh bien, à partir de après 10 minutes, ma récitation du Qur'an n'est plus acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est du riya La yassihou. Maintenant, Pour les actions qui sont une seule unité comme la salat par exemple, eh bien il y a khilaf entre les ulama. Euh, certains ulama comme Ibn Uthaymin, ils disent yabtul jamiu al-amal. Toute l'action devient invalide. Toute la salat elle est invalide. ici. la personne elle doit refaire la salat. Et selon Imam Ahmad rahimahoullahu ta'ala, le ad yabtul ma dakhalahu al-riya'u faqat. C'est c'est qui, ce qui est invalide, c'est seulement la partie qui est quoi avec Ria OK donc selon Imam Ahmed ça serait la même logique qui s'applique dans pour les deux groupes bon encore une fois ici fi salat na'am salat bon, bonne, bonne question ici pour ce qui est de la salat na'am li valide mais si on peut parler du hadr en tant que tel c'est pour ça les ulama ils disent le ria écoutez les ulama ils disent le ria il dit c'est quasiment quasiment quasiment impossible d'imaginer le ria d'un croyant d'un mu'min Dans, dans la salat obligatoire salat wajib c'est clair surtout les 5 y a dans ça habituellement c'est seulement quoi munafiq un vrai munafiq parce que c'est les munafiq parce que le mu'min tellement il connaît la gravité l'importance de la salat de 1 et tellement il comprend que la salat elle est importante dans Ad-Din Que lui, comprend que ça, c'est la norme. Les ici, les cinq salats sont obligatoires, c'est comme euh, respirer, manger et boire. Vous comprenez Ça fait juste partie. De... C'est rien d'exceptionnel que je fais à part le fait que, bien sûr, je fais riband à Azza wa que la récompense, elle est énorme si Allah Azza wa accepte la salat. Ça, c'est autre chose. Voilà en termes d'exécution, ici, ce n'est rien de spécial, ici. Je suis en train de faire le basics, ici, les bases de l'islam. C'est le munafiq qui n'a pas le goût de faire la salat, même les salats obligatoires. Et de ce fait, s'il fait la salat, il l'a fait par ostentation. Pour ça, les ulama, ils disent l'ayakad. C'est vraiment difficile d'imaginer, comme il dit Ibn Rajab, que un mu'min fasse des choses comme les 5 salawat obligatoires qu'il les fasse par rien. Wadih Mais il y a d'autres choses comme qiyamul la'il, comme salat ou sunna, comme c'est là où le rien pourrait plus intervenir. C'est parce que c'est là où il y a quoi le sens un peu de distinction, de différence. Est-ce que, est-ce quhabituellement habituellement, est-ce que lorsque vous allez au masjid, vous allez faire votre salat, salatul jama'a au masjid, est-ce que quelque chose vous dit dans votre tête, mashallah, lui il a prié salat mar, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Sauf dans le cas de quoi un quelqu'un qui était dans le mal, qui est revenu, vous allez vous réjouir, hamdulillah il est venu pour faire salat. Mais quelqu'un que vous voyez à chaque à chaque fois au masjid, ok? radiq inshallah inshallah nardou lahu khayran c'est normal celui qui vient toujours OK mais si toi tu es un mousolli tu vas pas voir en lui quelque chose de d'exceptionnel c'est il a prié avec nous salat al maghrib machaallah dès que tu vois quelqu'un que après salat maghrib Tout le monde a fait salam alaykum salam alaykum. rapidement, quelques secondes, tout le monde part parce que les gens travaillent ainsi de suite. Que tu vois, il y a une ou deux personnes, c'est eux qui sont restés pour faire tasbih. Après, ils sont partis. Il a fait salat sunnah. Ah, il a allongé son salat ainsi de suite. C'est là où entre quoi Non, je parle pas. En, je parle toi en tant que celui qui est de l'extérieur. C'est le, là où il va avoir peut-être. Je dis pas toujours, mais si tu es bien concentré sur les gens il va avoir, surtout avec le temps, si ça se répète, un certain, quoi, certaine valorisation de la personne. Masha'Allah, lui, il fait salat sunna, Masha'Allah, lui, il fait toujours le dé, comme Masha'Allah, lui, il est toujours dans le masjid en train de faire le salawat sur le rérogatoire. Alors, cette conscience-là, de façon inversée, va faire en sorte que l'autre personne pourrait être, quoi, vulnérable au... au riak voyez donc c'est dans ce genre de situation Allahou Allem que l'imam Ahmed al-Rahimah Taala il parle je ne pense pas que l'imam Ahmed il parle ici de la salat qui est obligatoire Allahou Allem qu'il parle ici de les salawat qui sont surérogatoires. alors selon l'opinion de Ahmed al-Rahimah c'est quelqu'un il fait qiyamul Layl et qu'après la quatrième rakaa' riyah il est intervenu ou bien mettons après la deuxième rakaa' si c'est seulement deux rakaa' selon l'imam Ahmed al son opinion la première rakaa' est valide récompensé. La deuxième raka, il y a pas de récompense pour ça. Bon ben, on pour lui, est rentré à la pas Comme, comme j'ai dit, ça ne mentionne pas ici pleinement l'opinion de Ahmad Je ne pense pas que Imam Ahmad il parle de ça dans le cadre de la salat obligatoire. Que dans le cadre de la salat obligatoire, s'il y a, c'est comme la première opinion ici. Je pense que ça va. Même Imam Ahmad irait dans le même sens que la personne doit refaire la salat. la salat. Comme on a dit, salawat ul khams, c'est vraiment difficile d'imaginer que quelqu'un les fasse pour autre corps la azawajall. Vraie? en étant un un mu'min juste, juste, le, juste le danger de délaisser la salade en tant que tel juste le fait de se rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que quoi et que certains ulamins ils disent que celui qui laisse une salade sans excuse qu'il est kafir il est sorti. juste ça ça doit quoi être suffisant pour que la personne oublie toute autre motivation Après ça, les salawats sont rérogatoires. C'est là où le shaitan va entrer il va dire « Regarde, toi, tu es spécial, tu fais plus de salat que les autres et tu fais une salat plus longue, et ainsi de suite. » Là, on parle de la prière en de la Oui. Non, non, pas exact. exactement. On parle pas ici des détails, d'autres détails, okay, comme réciter de façon plus okay, embellir la récitation, ça, entre laquelle on se concentre sur la salat en tant que salat. Ta C'est Il y a des actions, des exemples ici, qui ne sont pas ria, même si a priori ça pourrait être considéré comme ria, mais en réalité ce n'est pas comme ria. Le fait de se réjouir, de se sentir bien, suite à une bonne œuvre, ça ce n'est pas ria. Dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam man sarrato husnatu wa celui qui se réjouit de sa bonne œuvre qui se sent coupable suite à une mauvaise œuvre alors il est le mu'min dit le prophète sallalahu il est mu'min authentifié par al-Albani autre forme an yahsul al le fait de recevoir de l'éloge pour sa bonne œuvre Après la bonne œuvre, après l'action, sans l'avoir réclamée ou bien sans l'avoir cherchée, ça ce n'est pas rien. Le prophète dans le Sahih Muslim, il a dit sur une telle chose que ça c'est une bonne annonce qu'Allah envoie aux mu'min comme encouragement. Donc le fait de recevoir de l'éloge pour ses bonnes œuvres, ce n'est pas quoi Ce n'est pas rien. Et la même chose ici. Puisqu'on a parlé de ça, on parle de l'autre côté, sans parler de l'ia ici, mais des erreurs de plusieurs musulmans qui pensent que c'est interdit en islam de faire l'éloge pour quelqu'un qui a fait une bonne œuvre. Ce qui est complètement insensé. Ce qui est interdit, c'est quoi Qu'est-ce qui est interdit Soit d'exagérer, ou bien « birayri haqin » fausse, ça veut dire ne pas être convaincu et faire l'éloge de. De quelqu'un, faussement, ni quand de chercher parce que je cherche un intérêt, je vais te faire de l'éloge juste pour que tu sois satisfait, pour que tu partages un intérêt. comprenez comprenez Alors ça, c'est interdit. Ou bien exagérer dans l'éloge. Ou bala ratoufi, al-madhissi, alors ici, comme dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, c'est interdit parce que une fuite là, pour la personne. Voilà, qui le simple fait de lancer un petit encouragement de partager une bonne expérience l'impact avec la personne il t'a fait des tu sais le puits que tu as creusé tu te rappelles dans ce pays hamdullah il y a tel volume de litres euh, il y a tôt, tel volume de d'eau avec tel nombre de litres autre chose qu'on partage avec des orphelins à chaque jour ainsi de... <rire> okay, ça c'est un simple quoi encouragement voit-t-il qu' dit le question? Ah, euh, <rire> Je peux, je peux pas donner une réponse ici, ok? Parce qu'il y a des, il y a des, il y a des centaines de, de techniques possibles. Ça, ça, ça revient à la personne tant que la personne ne dise pas de mensonge. La ce qui est interdit, c'est le mensonge. Ça, c'est interdit. Après ça, bien sûr, trouver une. une, une trouver un mahrad, une issue à ça, eh bien, c'est une question ici d'efforts de, personnels, d'efforts intellectuels. Ijtihad euh, un charsiyun. Taïb, une autre forme aussi qui ne fait pas partie de Riyah. Très important à la comprendre celle-là. An yam shouta l'insanu fil ibadati indaru yatil abidid. de fait de se sentir plus motivé à faire des bonnes oeuvres, quoi, en étant ou en voyant ceux qui font les bonnes oeuvres. Beaucoup de personnes pensent ça, c'est Riyah. C'est pas de Riyah. Ça c'est barakatou at-ta'at barakat salihah c'est le bien de quoi de du bon entourage des gens qui des gens qui adorent Allah azza wa jal fa'budillah ma'ahum dhal hadith qatil al-mi'a celui qui a tué 100 personnes le hadith de Sa'tauba il a dit va vers le village dans lequel il y a des gens qui adorent Allah azza wa jal adorent Allah azza wa jal avec eux alors si quelqu'un il se dit Moi, alors, moi, fin Ramadan, lorsque je suis à la maison, je pas le goût de faire qiyamul layl. Mais lorsque je vais au masjid, je peux faire tarawih pendant une heure. Est-ce que ça c'est riyā? C'est pas riyā. Ça c'est la baraka de quoi de du, du bon entourage, baraka tu as salihin. Ça, c'est y a pas y a pas de problème dans ça. Numéro 4 aussi qui fait pas partie de riyā: an al an Le fait de montrer les bonnes œuvres, comme on a dit. Le montrer, chercher l'attention des autres. Pourquoi Afin que les autres te prennent comme un exemple. Parce que tu veux leur montrer. Tu veux leur montrer. Et ça, ce n'est pas, ce n'est pas interdit. Tu veux leur montrer le bon exemple. Quelqu'un va faire la sadaka ouvertement, publiquement, afin que d'autres personnes fassent la sadaka. afin que d'autres personnes fassent la sadaka. Quelqu'un qui va, euh, il y a des gens qui parlent, groupe de personnes qui discutent et qui discutent pendant longtemps de la roue des choses qui ne sont pas importantes, et qui font al-riba, et ainsi de suite, mettant lors d'un voyage, et que l'un d'eux, il va faire quoi Il va ouvrir le mushaf, il va commencer à lire. Et il va le faire volontairement. Pour faire quoi Pour les pousser à cesser al-riba, et pour que eux aussi se sentent mal, et ils vont ouvrir le mushaf et commencer à lire. Ça, ce n'est pas al-riya. Même si initialement, il l'a fait, on peut dire, il l'a fait pour chercher leur attention. Mais ultimement, il a fait pour Allah, azza wa pour que les gens obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, Celle-là, elle est intéressante, surtout pour les Hufad, ou bien pour quelqu'un qui s'efforce à bien réciter le Coran qui s'efforce à réciter le Coran du meilleur qu'il le peut, qu'il le puisse. Pourquoi Pour que les gens puissent en bénéficier. Pas pour que les gens disent quoi, que tu es maasha Allah, calqare, différence entre les deux. Comme pour Ramadan, quelqu'un qui a la responsabilité de diriger Salah Tawaf, mettant et eh bien qu'est-ce qu qu'il va faire Il va s'efforcer ici de bien réviser al-Qira'ah et al salat, salah et ses, euh, son tajwid, bien se préparer et bien préparer sa voix ainsi de suite. C'est pas si si l'intention bien sûr, c'est que les gens ils disent Houakare, quelle belle voix c'est mais s'il le fait par responsabilité c pour que les gens puissent Profitez plus del Qur'an, Karim. Ça, ça fait pas partie de riyak. Comme dans le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa il lui a dit que hier, je t'entendais, j'étais en train de t'écouter lorsque tu récitais le Qur'an. Toi, tu ne le savais pas. واضح ابو موسى الاشعريه سي تي القران save pas que le prophète sahawil l'écoutait mais après ça le lendemain il lui a dit j't'écouté hier alors il a dit abu musa radi Allah anhu law 'alimtu la habartu la habartu lak tahbiran si je le savait que tu m'écoutais «ќе rasul Allah j'aurais quoi j'aurais enveli encore plus du meilleur que je le puisse ça c'est pas ce n'est pas rien, bien sûr أداء العبادة لتعليم الآخرين Dans le hadith de Malik ibn al-Huwayrith إني لا أصلي بكم وما أريدو الصلاة Malik ibn al-Huwayrith, l'ad-Sahaba رضي الله Il leur a dit parfois Je, je vous fais la salate Et je ne, je ne cherche pas à faire la salate Qu'est-ce que je cherche à, à faire A vous montrer la salate du Prophète Comment faire la salate Alors si quelqu'un parfois fait la ibadah Pour montrer au aux gens. Alors ça, ce n'est pas... Quoi Ce n'est pas Riyah. Il veut montrer aux gens comment bien faire la ibadah. C'est comme ça qu'on le fait. Alors ça, ce n'est pas... Ce n'est pas Riyah. Euh, une autre situation aussi intéressante, qui ne fait pas partie de Riyah. Ada ul'ibadati li al akharina. Faire la ibadah. Excusez-moi, c'est l'autre. al ul'ibadati li daf'i tawah humissu' Faire la ibada pour que les gens ne pensent pas du mal de toi, mais quel mal ici Le mal non justifié. Ouais, c'est pas le mal mensonger. C'est pas le mal véridique, c'est le mal ici mensonger. Je donne un exemple. Si les gens pensent du mal de moi parce que j'ai fait du mal. Qu'est-ce que je dois faire Si les gens pensent du mal de moi parce que j'ai fait du mal S'excuser, reconnaître, faire tauba, s'améliorer, ok Ou la moindre des choses, c'est accepter la conséquence, c'est ce que je mérite, je l'ai eu. Mais je ne peux pas faire ici les bonnes œuvres pour, pour que les gens pensent du bien de moi, pour effacer cela, parce que ça c'est quoi C'est un peu de nifak, je cherche juste quoi à couvrir, à mentir aux gens يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا C'est bien ça ce qu'Allah Azzawadhu dit sur les munafiqid. Mais on parle pas de ça, on parle non. Si les gens pourraient penser du mal de moi alors que je rien fait de mal, vous comprenez? Alors là, je peux m'efforcer à faire parfois une bonne œuvre pour quoi? Pour éclaircir ou pour enlever ce mauvais doute. L'exemple typique qu'on va donner ici, c'est l'exemple qui est mentionné dans le hadith. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wasallam "Lā ta'fala idhassallaytu ma fīriḥalikum a fīriḥalikum. ثم أتيت ما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة." Que celui qui vient, dit le prophète sallallahu alaihi wasallam, parle à ces deux hommes. Il y a deux hommes qui sont venus dans le masjid. Il y a salat al-jama'a. Les gens sont en partie pour faire salat al-jama'a. Et les eux, les deux hommes, quoi, ils se sentent assis. On ne fait pas la salat. Après ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pourquoi vous avez pas faire la pourquoi vous avez pas fait la salat avec nous qu'est-ce qu'ils ont dit les deux ans On a prié dans notre quartier dans notre mosquée de Dano alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne faites plus cela si ça arrive la prochaine fois priez avec la jamaa'ah ça va compter pour nafila comme nafila pour vous pourquoi parce que les gens vont penser du mal de toi de façon quoi non justifié واضح alors moi je pas juste Je prieais dans mon quartier. Je viens dans votre messe d'ici et je m'assois. Je vous laisse faire la salette. Les gens me regardent. Les gens me regardent. Pourquoi lui il fait pas la salette Lui il fait pas la salette Lui il fait pas la salette Alors, si qu'est-ce qu'est-ce qui arrive Les gens vont penser du, du mal de moi. Mon image va être faussement entachée. Et aussi, aussi eux, ils vont prendre peut-être le de dessous au van. Le péché ici qui est sous au van de penser du mal. Alors moi. La, la chose la plus facile, c'est quoi Même si initialement, j'avais pas la motivation de le faire, mais je vais prier avec eux, je vais avoir, inshallah, ajal pour an nafira. C'est clair que ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, Il y a une histoire quand nous cite Imam al Ghazali. C'est sur une autre forme, regardez, une forme de ria ici d'ostentation qui est qui est cachée un peu. Parfois c'est un peu un peu subtil, ok, un peu un peu caché. Alors il dit ici: an min 'ala lisani". Abu Hamid Ghazali, il a entendu parler que celui qui fait le ikhlas pour Allah qui fait ses actions pour Allah azza wa jalla avec sincérité avec ikhlas pendant 40 jours qu'est-ce qui va arriver qu'il va avoir la sagesse la hikma sur sa langue Allah azza wa jalla va lui accorder la, la sagesse on passant, c'est pas un hadith OK mais c'est une croyance comme ça basée soit sur des israiliyat ou autre chose que Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah lui a dit que si tu fais le ikhlas bonne intention pendant 40 jours Allah Azawadu va te donner quoi Quoi La sagesse, la hikmah, dans tes paroles. Alors il dit, « Fa-akhlastu arba'ina yaouman, falam yata fadjar shayoun » J'ai fait l'akhlase pendant 40 jours, je n'ai rien eu. Alors il dit, « Fa-dakardu dhalika liba'dil Il est allé chez certains de ces savants, lui, pour leur questionner sur ça. Alors c'était quoi la réponse Qu'est-ce qu'il lui a dit ici C'est quoi le problème ?« Qala innama akhlastu alil hikmati walam tukhlis lillah » Tu as fait tes actions pour la hikmah, pour la sagesse, pas pour Allah Azza wa voyez ici C'est pour ça que tu pas eu la sagesse. Alors, il faut faire l'action pour Allah Azza wa et Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder la sagesse. Pas faire l'action pour la sagesse pour que Allah t'accorde la sagesse. clair. Vous avez une question Ah, très bonne ah, très, très bonne question. La différence entre se réjouir d'une bonne action et se réjouir de soi-même c'est que se réjouir de la bonne action c'est la bonne action parce que elle satisfait Allah azza wa Je me réjouis parce que je viens de faire quelque chose qu'Allah azza wa aime. Donc plus, regarder regardez ma relation avec Allah azza wa et toujours garder en tête que que ça c'est un bien vers lequel Allah azza wa nous a quoi Nous a mené Je me réjouis parce que Allah Azza wa Jalla m'a aidé à faire le bien, Allah Azza wa Jalla m'a éloigné du mal, m'a facilité le bien. Se réjouir par soi-même, c'est quoi Se sentir juste trop bon. Je le sa, je le sais que je suis juste trop bon moi. Moi, je, je le sais que je, moi les choses qui sont immorales, moi les choses qui sont mauvaises, je le sais que moi je fais jamais ça parce que je suis juste trop bon. Je suis pas aussi mauvais que les autres, vous comprenez. Je, je le sais que je suis juste trop organisé. C'est pour ça que moi je fais ma sallette à l'heure, je fais, euh, je paye, euh, je rembourse mes dettes à, à, à temps, ainsi de suite. C'est parce que je suis quelqu'un de très discipliné dans la vie, très organisé. C'est comme ça que je suis. Comprenez. Alors ça, c'est se réjouir de de soi-même. Oui. Okay. Uh, nous avons ici une ayah dans laquelle Allah subhanahu wa taala nous dit: "Oul Inna ma anabasharu mithlukum yuha ilayy anna ma ilahukum ilahu wa'ad, faman kana yarjulika Rabbi." فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحدا Ayah 110 de Surat Al-Kahf Ayah ou bien Na'am est souvent cité dans le contexte ici de l'ostentation pour nous rappeler l'importance de l'ikhlas des bonnes oeuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala et il y a deux shawahid deux points de stidlal dans cette ayah le premier point c'est que bien sûr l'ayah la commence avec Le fait que Allah Azza wa Jall il est واحد, que nous avons un seul ilah. Ilahukum, واحد, que vous avez un seul Ilah véridique de ce fait il faut seulement adorer Allah azzawajal. mais plus spécifiquement à la fin de la ayah Allah dit, celui qui espère de rencontrer son Seigneur c'est quoi qui espère rencontrer son Seigneur la rencontre de notre Seigneur wa elle est de deux types les ulama, ils disent. La rencontre générale, ça c'est pour tous les êtres kafir ou mu'min. Chaque être humain va rencontrer son Seigneur pour le Hissab. C'est pas de ça que ça parle dans cette Ayah, parce que ça on n'a pas de contrôle, on n'a pas de choix, on va rencontrer Allah Azza wa Mais ça parle du deuxième sens qui est la rencontre spécifique pour les croyants. Et qui est la rencontre de quoi de Rida ceux qui vont avoir la satisfaction que Allah Azza wa Jal il est satisfait de eux. on donne un exemple Allah Azza wa Jal il a le meilleur exemple tous les employés devront rencontrer leur boss leur gérant à la fin de la semaine tous et tous savent qu'ils ont des comptes à rendre Quel va être leur état d'esprit On peut l'imaginer. Maintenant, parmi tous ces employés-là, il y a un qui sait qu'il a fait un très bon coup. Et il sait que son gérant, il est quoi très satisfait de lui. Et on lui a promis que la journée de la rencontre, il va avoir une grande surprise. Quel va être son état d'esprit à lui Différent, vous comprenez وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ Allah Azza wa lorsqu'il parle ici مَنْ كَانَ يَرْجُ Allah, c'est dans ce deuxième sens Celui qui espère rencontrer son Seigneur et que son Seigneur sera satisfait de lui, qu'il va voir Allah subhanahu wa taala, le jour alors qu'il fasse ce qui qu'il fasse qu'il fasse de bonnes œuvres. Ça veut dire, comme il dit, Al ibn des œuvres qui sont salab, qu'il fasse des œuvres qui sont selon la Sunna du Prophète des bonnes œuvres des œuvres justes et valides wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahad ec que na point de divinité avec Allah azawajal ça veut dire les ulémas ils disent ça ça inclut ici quoi le danger de ria parce que quelqu'un pourrait faire amal salih de bonnes œuvres mais yushrik ma Allah il associe avec Allah subhanahu wa ta'ala À travers l'ostentation et de ce fait, son action sera invalide auprès d'Allah Azzawajal. Hadith dans Sahih Muslim aussi, euh, celui de Abu Huraira. Le prophète, alayhi salam, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit... Ça, c'est un hadith sacré, un hadith divin. Hadithun Qudousi, c'est le hadith qui contient les paroles d'Allah Azzawajal. Et là, bien sûr, ce n'est pas le moment de détailler, mais euh, ça, c'est plus dans les sciences du Coran. Mais il y a des différences, bien sûr, entre quoi entre le hadith prophétique et le hadith qoudsi tout comme il y a des différences entre le hadith qoudsi et le Coran al Karim hadith marfou hadith prophétique c'est lorsque le prophète sallalahu alayhi wa sallam il reçoit la révélation et il nous l'exprime alayhi salat wa sallam. hadith qoudsi c'est lorsque le prophète sallalahu alayhi wa sallam nous transmet quoi les paroles d'Allah mais qui ne sont pas le Coran il y a des différences avec le Coran entre autres le fait que le Coran quoi لفظه متعباد به Les paroles del Qur'an c'est une ibadah, les lire c'est une quoi? ibadah et que c'est des paroles miraculeuses qui contiennent un défi d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que hadith Qudusi ce pas nécessairement des paroles qui sont miraculeuses c'est pour ça elles sont sujettes hadith Qudusi, les sujets au reste des Euh, des règles de hadith. Il peut être faible, il peut être authentique. Tout commencer selon certains ulama, comme on en a parlé dans les sciences du hadith, selon certains ulama, on peut être permissif avec certaines conditions. On peut transmettre le hadith par quoi Par le ma'na, ma par le sens, pas par les, les paroles, par les mots justes, par, par les mots exacts. Et de ce fait, il n'y a pas de miracle là-dessus parce que il se pourrait que dans certaines narrations d'un hadith quodossi, il manque un waouh ouais ou, ou bien un ok, que ça c'est le narrateur. Il a transmis de façon équivalente mais différente les paroles du prophète Ali Encore une fois, détail de ça dans l'essence du hadith. Qu'est-ce qu'il dit, Subhanahu wa Taala, dans ce hadith qu'adouci? "Ana et shirk", que je suis parmi tous les partenaires celui qui n'a pas besoin de shirk, de partenariat. amalan taraktuhu wa shirkahu" que celui qui fait des actions dans lesquelles il associe d'autres partenaires avec moi je le laisse moi je le laisse lui et, et ses œuvres ça veut dire la il n'accepte pas ses œuvres à euh, cette personne dans un autre aussi hadith hadith de euh, Abu Sa'id al-Khudri que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit on dit aurait dit parce que hadith a été affaibli par certains ulama même si Albani le considère hadith hasan avec une bonne chaîne de narration que une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est sorti voir ses compagnons et il les a trouvés en train de parler de l'antéchrist, al-masih ad-dajjal. Ils étaient inquiets par la fitna de al-masih ad-dajjal et là, le prophète alayhi salatou sallam il leur a dit "alla bima huwa akhwafu alaykum 'indi min al-masih ad-dajjal". De vrai, je vous citer » Ce qui m'inquiète le plus à votre sujet pour vous que le Masih al-Dajjal, ça veut dire il y a quelque chose qui pourrait être plus dangereuse que le Masih al-Dajjal. Ils ont dit quoi Ya Allah. Il a dit alayhi salatu wasalam Al-Shirkul Khafiyyou C'est le shirk qui est quoi Caché. Le shirk Kacheh il dit Ali sallatou salam comment ce qu'il le définit on appelle ça ici al hadbi ou bi'a ta'arifu bil mathal il la définit avec un exemple OK parfois dans l'islam les textes ils vont définir quelque chose avec un exemple pas avec une définition théorique mais avec un exemple ça veut dire ça est ce qui s'apparente à ça alors qu'est-ce qu'il dit c'est un homme qui se met debout pour faire la salat Et qui commence à quoi Par faire embellir sa salette car il réalise que quelqu'un est en train de le regarder. Alors, il l'a nommé ça, alayhi salam, « shirkun khafi » C'est un shirk qui est caché, inaperçu, quasiment inaperçu. Alors, il dit, alayhi salatou salam, « J'ai plus peur de ça pour vous que Al-Masih Ad-Dajjal, al que l'antéchrist. » Les ulamas, ils disent pourquoi Parce ad dajjal On peut le connaître avec des signes apparents. Il l'a décrit à comme étant quoi Aveugle que sur son front s'est écrit kafir, ainsi de suite. Alors que le ria, l'ostentation, c'est quoi C'est un shirk, qui suit une forme de shīr qui est caché, qui pourrait passer de façon inaperçue. Et fil qolubī parce que c'est à l'intérieur des cœurs et que les gens ne peuvent pas l'apercevoir. La yattalīhu alayhi na surtout qui sont à à l'extérieur, et comme on a mentionné bien sûr, ce shirk khafi, ce shirk qui est caché, qui passe inaperçu, qui est rien, l'ostentation, il peut être un péché mineur, ou il peut être un, un shirk mineur, tout comme il peut être quoi un shirk Majeur, shirk mineur ou bien shirk majeur, shirk mineur à l'origine, mais il peut être shirk majeur à l'exception dans le cas où la personne est... Elle fait toutes ses œuvres pour quoi que toute sa religion elle est pour autre que Allah Azawajal. Que à l'origine sa religion sans islam n'est pas pour Allah Subhanahu wa Taala. Alors bien sûr ça c'est sirkun akbar que ça c'est du kuffar akbar que comme on a mentionné ça c'est al-nifaq al-akbar ayadh bilah Azawajal. Oui, Naam très très bonne question. Pour ce qui est de la tawba ici, de ar-riya, tawba de ar-riya, le prophète عليه الصلاة والسلام nous a appris un doua qui est quoi Allahumma inni a'oudhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. De dieu oh Allah, je demande quoi Ton pardon pour le shir que je connais et le shir que je ne connais pas. Waadhih? Il faut toujours faire dua, toujours faire estighfar, toujours revoir nos actions. Et en général, il fait l'islam dans la religion d'Allah azzawajal, pour toutes les œuvres, pour toutes les dhounous, pour, pour tous les péchés, faire ce qu'on appelle une tauba qui est générale, qui est globale, ça veut dire, comme dans le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Si tu referes à ce qu'il y a, il y a de ce qu'il y kullahu il y a de ce qu'il y a, il y a de ce qu'il y a, il y a de ce qu'il grands, et les péchés mineurs, pour les péchés tels et tels, et après ça, il chites, alaihissalat ou salam, pour les péchés que je connais, et pour les péchés que je ne connais pas. Donc ça, ça rentre dans le concept plus global de Tawbah ici, parce qu'encore une fois, c'est pas seulement pour rien, il y a plusieurs péchés dans notre vie, que peut-être on ne connaît pas qu'on les a faits, ou bien on n'a pas porté attention, c'est pas parce qu'on ne connaît pas que c'est haram, non, on connaît que c'est haram, mais On ne leur a pas donné de l'importance. C'est passé de façon inaperçue. Nam. Est-ce que c'est clair? Pardon? Il reste une section que je voulais qu'on couvre aujourd'hui parce que c'est à Ria qui est insan dunya. œuvrer pour la Dunya qui est aussi œuvrer pour autre que Allah mais qui est un peu différente de l'ostentation de ria mais que malheureusement on n'a pas le temps donc on va la laisser pour la prochaine séance الله سبحانه والله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى